Et toi tu prends un steak frites salade Avec de la mayonnaise et de la sauce au poivre mmh. Parce que le poisson n'est pas si frais pour toi apparemment <coughs> oui. euh, Avec un coca zéro Comme dessert une dame blanche ouais, ai ta... ton, Mais cuisson, Très ou... à point, semelle Ok Semelle <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> ai Tu prends euh, un hachis parmenté Avec des épinards parce que tu aimes bien ça Avec euh, avec euh, Une grande bouteille d'eau parce que tu t'as très soif oui. <rire> okay, Et moi Et c'est tout Non Ah mais non mais justement, ouais, je fallait laisser comme si Allez vas-y, passe un frisco. Et euh, tu as un dessert, mais je sais plus quoi. Euh, et alors <rire> toi tu as pris un tajine au poulet frisco avec euh, bah avec, euh, avec, olive. avec euh, sans olives parce que tu pas ça, tu digères. Tu digères pas. Et j'ai une petite mémoire. Ouais. tu devrais arrêter de demander ce jeu, tu es une A fait le don de son vocal. Comment tu t'appelles Tiffany. J'ai tu t'appelles Tiffany. J'ai oublié mon verre de vin rouge et la tarte tatin glace glace vanille. change de job. Retrouvez les meilleurs moments du 69 en podcast, audio et vidéo sur énergie.be Je ne de bon Clap, me recule d'un the papa on va rata ne passe papa papa les ne font pas le poids papa et qui j'arrive ça mais reculer d'un papa papa on ne passe papa papa les poules ne font pas le poids on va le poids pas de ce raté vers pour repère un courbé les chemin au bout de la terre on n'y de perdre dit ça haut yo nakinna fait la peur accélère mes mon dans ta va love a mystelle L'équipe du 69 qui débarque dans moins de 10 minutes. Et puis, ce sera bientôt le week-end. Autant bien profiter. Moi, je vous retrouve dimanche sur Énergie. Passez un bon week-end. Je vous embrasse. Ciao. aussi des conseils gratuits chez vous ainsi vous êtes sûr de trouver des châssis et portes à votre goût et dans votre budget prenez vite rendez-vous sur bellisol.be <rire> c'est du qui craque encore. Non, excusez, moi je me suis emballé. On a vraiment des chanteurs dans cette émission. <rire> Écoutez <rire> la chorale du <rire> Sister bel bon anniversaire mon frisco. Merci tout le monde. Ah 51 ans aujourd'hui, tu ne sais pas. Ah. <rire> Toujours aussi frais. J'ai une belle crème de jour. <rire> Il faudra donner la marque hein c'est que... des miracles ouais. Comment ça va ce matin Mais écoute très bien, euh, je me suis réveillé plus tôt que prévu, je sais pas pourquoi. C'est à mon avis est-ce que c'est le stress wow. ou en fait ah, un peu. Et, euh, et donc non, voilà, très bien, tout va bien. Ah, bah, je j'ai moi content. Quelle est la première personne qui t'a envoyé un SMS ou qui te l'a souhaité euh, c'est ma copine Oui, forcément. À minuit, une. Oh, oh c'est trop oh, kiki mais... Je l'ai à 5h du matin. mais <rire> Alors, Sache une chose, à minuit une, j'étais en train de poser ma pêche et je pensais à toi. Et je me suis dit, je lui envoie un message ou pas Oh mais quel bonheur et je je, Tu m'en vois ravi de savoir que tu posais ta, <rire> ta pêche en pensant à moi. Tu posais quoi, ta pêche Moi, ouais, j'ai pas compris. Ouais, il faisait caca, quoi. <rire> okay, ah, okay. <rire> il y avait le cigare au bout des lèvres. Oh. Oh. C'est quoi la, la taupe qui, qui frappe à la porte, oui, c'est ouais, ça la, bah, y Moi, je dis que un bronze. Oh, ça suffit Vous êtes ta faute Tout ça, eh ben il le faisait. Voilà. <rire> C'est ta faute Marco tu utilises des expressions qu'on comprend pas. Bon ben je ne parlerai plus jamais. Euh, 6h3, il y a Tiffany qui est au standard. Oui, bonjour. A comme un couteau la guillole les copains. Je vous le dis, elle est jamais oh, vu elle, du feu comme ça. Elle est arrivée à il y a 10 minutes, elle a gueulé dans les bureaux, j'ai fait mes téléphones toi. C'est <rire> pas gueulé, dis tu ça. Va. Gueu euh, Marco En ouais. même temps, il y a personne. <rire> Mais parce que c'est un jour à marquer d'une pierre blanche Il faut rendre ce jour exceptionnel Ah bah là tu l'as marqué <rire> C'est vrai que tu me marques hein, toi. Tu me marques en plein front hein, <rire> Oh purée Au fer rouge Tu sais quoi on va faire un fer rouge Tiffany Oh non. Ouais. ouais, on lui met sur le front bah ouais, je... <rire> Elle, Elle devient malade. syndic en plus Elle est malade Jérémy est là aussi ce matin Bonjour <rire> Une émission de plus et bon je meurs vrai. je crois ah ouais, ouais, Cette semaine je suis mais euh... C'est dur, et moi je, je crois que j'ai ronflé cette nuit J'ai mal à la gorge tu sais ah, mais, non, le... mais Je te rassure tu ronfles tout le temps hein. Oui bon d'accord <rire> Aurélie de est là aussi, bonjour, bonjour. La météo pour aujourd'hui ça donne quoi Un temps d'anniversaire ah, Il va faire beau aujourd'hui ah, Entre ouais. 11 et 15 degrés C'est ah bien ça, ça, ça, va être, ça va Il est beau plaisir. notre cadeau quand même ouais, hein, ça ça. On s'est arrangé pour toi mon Frisco Merci mère nature <rire> On va chanter pour Frisco pour son ah. anniversaire Juste David Guetta Ouais, ouais. I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 C'est Rita Ora qui va arriver sur Énergie 6 h 7 Bon réveil avec tout le 6-9 Et là comme chaque matin Et nous allons chanter pour toi mon frisco Car c'est ton anniversaire oui, Alors, ça, ton je, anniversaire Sachez que je suis au courant de rien hein. ah je oui non, mais Cette ouais. émission en fait je viens en touriste <rire> Je ne sais rien <rire> du tout Alors je te rassure Il y aura des birthday time dans cette émission Dès que j'enverrai cette petite oui. musique We sing happy Ça ça sera ton, il transpire ça, déjà Ce <rire> sera ton berf des times voilà. Pas mal de petites choses de, de prévues Mais il y a eu quelques imprévus aussi Je t'expliquerai, tu verras, on va bien rigoler euh, <rire> Rita Ora, ça va arriver dans quelques minutes Est-ce que tout le monde a ses petites paroles sous les yeux Oui, oui parce que on, on a pensé Au crooner du 6-9 ah, Donc oh. en fait vous m'avez éjecté Du crooner pour, pour une journée <rire> ouais. C'est moi Alors. qui te remplace T'es ah, <rire> ah, éjecté non, mais pas vraiment éjecté On a eu la chance, j'ai eu ta maman au téléphone Qui m'a ah, donné du dossier J'ai quelques enregistrements de toi étant petit Ici, si. audio Et tu chantais déjà quand tu étais petit et nous avons la chance donc de faire un duo avec toi ce matin, mais toi étant ton petit. Mais non, c'est impossible. Celle-là, je te jure, je vais la taper, parce qu'elle est jolie hier. T'as eu Marconne, mais je te jure, je te jure que je l'ai jamais eu Tu crois que j'ai que ça à faire On tape pas sa maman, dis donc. Mais oui, je vais la taper gentiment, une petite tape dans le dos, quoi tu vois. Même si ça, on fait pas. Attention, c'est amical. Voici la 6 song pour toi, mon frisco. Et je peux te dire quoi Mais non, vous avez vraiment... mis du cœur <rire> Écris spécialement pour toi Brisco, on est tous là pour toi C'est ton anniversaire On a quelque chose pour toi ah, J'espère que c'est du boudin Parce que j'ai très faim <rire> <rire> Du blanc ou du noir Ce serait pas difficile hein. <rire> Mais oui, t'inquiète pas On a pensé à toi Ton <rire> Dis, après on va pas faire du sport hein? Ah bah oui, c'est mon anniversaire quand même Et rassurez-moi, vous avez pensé au gâteau pour le dessert <rire> T'inquiète pas, il y aura tout ce que tu veux Parce qu'on t'aime et qu'on voudrait que tu sois heureux Ah merci les copains, vous êtes trop gentils Euh, surtout Tiffany, je dois dire qu'en ce moment euh, On s'aime à la folie Ça oh, je sais pas Oh Frisco trop chou T'es notre rayon de soleil Faut, Faut mettre, mettre de, de la crème De la crème mm, Sur le gâteau Et les cadeaux, vous y avez pensé Vous allez m'offrir quoi C'est le frisco copain tu quelqu'un de bien frisco j'ai généré calan les filles avec toi on marre bien surtout Sur change rien ah, <rire> Bah, c est c est Chale, on va se chaler mais on la fait express j'ai la goutte ah, ah, ah ouais c'est jou merci merci, merci beaucoup au thème mon poteau merci poteau <rire> <médicatrice>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 arriver sur énergie j'adore ce titre euh, je le sens tout le temps I wanna, wanna, wanna inside et je, et enfin je chante ah oui. très mal <rire> je vois ça <rire> tu entends ça tu veux dire euh, on va écouter ça dans un instant béni Blanco qui va arriver pour vous sur énergie ça va être tout tout bon euh, avant ça je voulais vous oula qu'est-ce qu y a eu et la lumière fut C'est très bizarre C'est très perturbant Mais Tiffany Regarde pas comme ça Ça va <rire> C'est pas possible C'est juste une lumière hein. <rire> Je me rappelle Qu'on va manger Un petit steak frites salade Ensemble la semaine prochaine C'est okay. vendredi en 8 pas Ce soir c'est vendredi prochain On va manger Un petit steak frites salade Tous ensemble Avec vous les Fufous Et avec toute la team énergie Si vous voulez venir avec nous Je crois que c'est le dernier jour Pour vous inscrire Ouais C'est aujourd'hui, donc aujourd euh, ouais. allez, faites vite, énergie.be, vous allez vous inscrire et on mange tous ensemble un petit steak frites euh, salade. Ah. Oui, oui, hashtag cuisine Oui, parce que c'est <rire> la viande de chez nous. Ouais, oui, ouais, c'est de la viande 100% belge. Ouais. Et, il paraît qu'elle est trop bonne. Ce sera occasion de goûter. Je dis ça, je, rien. J'ai jamais goûté de la viande, enfin peut-être, mais je, non, je crois pas. Et tu sais fois, que j'ai demandé, demandé où est-ce qu'on va manger, parce qu'ils ne l'ont toujours pas dit, ils ont ah. dit c'est secret. Ah se passe, il y a un truc, y a hein. un truc bizarre il y a une anguille sous la roche ils veulent pas qu'on oh, soit prouvés la... par des autres gens je sais pas ce qui se passe, mais... c est, c est, donc on a toujours même pas on n'a pas l'adresse, on sait que ça sera dans Bruxelles et bah, oui ça c'est sûr, voilà c'est la semaine prochaine allez vous inscrire à énergie.be et vous venez avec nous voilà, ce sera l'occasion de passer une petite soirée tous ensemble avec les copains, on va parler du corps humain dans un instant, j'ai quelques petites anecdotes à vous donner, des trucs qu'on peut faire vous avez, je pense que vous avez halluciné euh, je vous le dis, avec ça on peut remplir deux piscines olympiques, avec un truc de notre corps humain C'est vrai, vrai Enfin un liquide quoi Donc c'est soit pipi Soit autre ah chose Mais oui. ou de... réfléchissez Vous allez voir C'est hallucinant On peut remplir Deux piscines olympiques Avec ça Je vous dis ça Dans un petit instant Ça arrive juste après Sur Énergie A tout de suite Vos stars musicales préférées Seront toutes à Cannes Ce samedi Énergie La plus grande cérémonie musicale en Europe. Energy Music Awards, 20e édition. Demain, 21h, en direct sur TF1. Auto-yoga avec Corona Direct Assurance. Direct. Serrez le poing, dressez le pouce vers le haut et tendez le bras. Voilà, c'est la posture, c'était comme ça. Le coup de main après mon accident. Eh oui, l'équipe d'assistance de Corona Direct Assurance est à votre service, jour et nuit. En cas d'accident, ils viennent même sur place pour vous aider à remplir votre constat. Plus d'infos sur coronadirect.be. Corona Direct Assurance. Directement assuré, directement rassuré. Direct. Alors, en cuisine, fiston Hein Qu'est-ce que tu fais de bon Un croque-monsieur au fromage de herbe. Quoi Du herbe dans un croque-monsieur Non mais vous les jeunes, vous respectez rien, c'est pas possible. Si papa, écoute-moi ça. Quoi Hum Alors, qu'est-ce t'en dis Waouh, oh, c'est pas mal, je craque monsieur au herbe, <rire> On dit croque monsieur. Non, moi quand il y a du herbe, je croque pas, je craque. Le fromage de herve carrément incontournable. Savourez d'autres recettes sur herbesociété.be Tout de suite. N'attendez pas pour vous offrir le confort Citroën. Il y a déjà une Citroën C3 avec le moteur essence PureTech nouvelle génération à partir de 9990 990 euros. Et en plus, profitez des options à 50% sur les Citroën de stock disponibles immédiatement. Tout de suite. Dans le réseau participant. Citroën. Prix d'outre mise conditionnelle déduite. conditions sur citroën.be. Passez chez Hans Sanders maintenant et recevez les verres gratuits à l'achat de votre monture. Plus d'infos sur Hans Sanders.be. Hans Sanders. L'opticien pas comme les autres. Blanco dans un instant, et je vous donne des trucs insolites sur le corps humain, des, des choses même incroyables. Ça arrive juste après, euh, un petit point sur les routes maintenant, avec Aurélie. bah Il y a déjà des ralentissements euh, au sud euh, du pays, hein, comme euh, d'habitude, à hauteur de... <rire> Il faut déjà compter une bonne vingtaine de minutes en plus. Hein. Ah oui, ah bah déjà. Ouais. Ah ben oui. Ils rigolent non. pas, ces Pernichans. Jamais. Il y a des travaux, c'est pour ça. Ah. Comme ça vous comprenez. Non mais dans, même dans les cas, enfin en général, c'est toujours comme ça là-bas. Euh, courage, bon, euh, chers amis tapernichois. Voilà. C'était Pernichois, c'était Pernichienne. <rire> Quoi, <rire> j'avoue.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 Now they're in a different place We know that love is how all these ideas came to be So baby, run away with me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 You know I just wanna leave tonight We can go anywhere, we won't drive down to the coast Jump in the sea, just take my hand And come with me, sing in We can do anything if we put our minds through it Take your old life when you put a line through it love is yours if you're willing take it Give me heart cause I ain't gonna break it So come away, it's starting to take Start a life together in a different place She's on the ice to be just a baby runner What do you mean? now Run away now Run away now Run away now Run away now He on the east side She used to meet me on the east side He used to me on the side She used to meet me on the east side See where sun don't say 6h20 sur Energy, James Arthur Qui va arriver dans un instant Bon réveil avec nous Dans la bonne humeur, évidemment C'est vendredi C'est la dernière de la semaine Et c'est l'anniversaire de Frisco aujourd'hui Ouais Il y aura du birth day mon ami Dès qu'il aura la musique Ça sera ton birth day Mais ce n'est pas le moment Puisque là, nous allons parler du corps humain euh, Et je vais vous donner des petites anecdotes Sur le corps humain Oui Vous allez, je pense, assez halluciner quand même Ok Un clignement d'œil, vous voyez Un ouais. <rire> C'est très radio. Les ouais, est ouais. Est-ce que vous savez combien de temps nos yeux sont fermés? Sur toute une vie en moyenne? Non non, non non non Sur le, tu, sur, sur le Com combien de fois, fois combien de fois ça, oh. ça clignote? Non, ah non, en moyenne ça, joue... ça clignote. 1. En moyenne ça clignote. Millisecondes. <rire> <rire> Millisecondes Milliseconde, même pas. Un. Euh, euh, quoi, euh... un dixième de seconde. Un dixième donc Un dixième euh, C'est plus les... qu'un millisecondes Ça fait rouler ouais. oui, un peu plus C'est 10 voilà. millisecondes C'est ouf quand même Je pensais que c'était Beaucoup plus Rapid Vas-y refais Je les appels ah, de Farak <rire> <Dieu. rire> euh, Sachez-le Votre nez possède Sa propre zone mémoire Il bon, mémorise les odeurs, oh, ah, ouais. ça Moi, je reconnais aussi quand j'ai euh, l'âge des gaz. C'est dans ma zone de mémoire de mon nez. Mais non, il sait que c'est moi. Et alors, eh, je me fais cramer à chaque fois. Hallucidant, on peut stocker dans notre cerveau jusqu'à 50 000 senteurs différentes. Oui, mais moi, j'ai beaucoup de mégabytes, donc ça me prend beaucoup de classe. <rire> c'est à 1 giga son pain hein, déjà. <rire> ah là, là là là vous me faites du riz <rire> alors attention le, le, vous voyez les joueurs de foot qui crachent souvent sur le ah terrain, oui oh, c'est dégueulasse on, on, ah, ouais, ouais. on se demande pourquoi ils font ça tout le temps c'est vrai c'est à tout bout de champ quoi. Ouais, tout a, le temps pénalty Et... pff, corner il <rire> n'y a que les joueurs de foot hein. tu regardes les joueurs de rugby les, les golfers je vois, vois mal un golfeur cric <rire> vois, au tennis. Au tennis on crache pas. Non. non. C'est très rare. Et alors s'il euh, y au vie... basket si tu craches tu risques de glisser. <rire> C'est ce que j'avais dit. Camille <rire> a mis la bouteille d'eau par terre. j'ai craché GG euh... <rire> GG ah. votre avis dans une vie combien de litres de salive Oh ah, Dans une beaucoup. vie Dans une vie ouais. Au moins 3 euh... sous trois sauts. Ah c'est pas ça les piscines olympiques Les deux piscines Quoi olympiques C'est que... ce qu'on remplit non. en litres de salive Dans une vie wow. 23 000 litres de salive C'est énorme Il bon, y, y, y en a certaines ça un peu plus euh... <rire> enfin. euh, C'est vrai c'est énorme Certains profs aussi hein, euh. Pardon excusez-moi euh... <rire> Je sais pas mais ça c'est Quand j'ai lu ça j'y croyais pas une seule seconde On n'est pas vraiment si humain que ça finalement allez 90% de nos cellules ne sont pas humaines à l'origine bah on descend du des, on descend, des champignons on descend des champignons et des, des bactéries des champignons ouais, je te promets elle rigole j'aurais des champignons ah ouais merde c'est vrai je veux dire qu'on est cousins avec les champignons incroyable hein et moi, je, à je 90% mec, je, je supporte pas les champignons je déteste ça c'est <rire> ma plus grande phobie c'est les champignons tu ben... veux me dire que moi je suis un champignon ne renie pas tes origines ne renie pas tes origines euh, un truc de fou vous savez, les atomes on parle souvent de la téléportation ouais, ouais. N'oubliez pas, parce qu'il faut tout décomposer, les atomes du corps humain, et puis les recomposer. C'est risqué, tu risques d'avoir l'œil à la place du pied, le pied à la place de l'oreille, c'est un peu compliqué. <rire> tu viens, oh monsieur patate. <rire> <rire> Notre corps, un adulte moyen, est composé de 7 quadrillons d'atomes, Fieu. C'est quoi quadrillon c'est plus que milliard oui, oui. milliard euh... et un million, c'est encore au-dessus de milliard donc du coup quadrillon, à mon avis c'est juste oh. Ah ben si tu commences à compter maintenant à mon avis dans un an entier toujours <rire> Ah oui ah, je sais pas plus mais encore plus ouais c'est ça Tu vois tu vois ton compte en banque Oui Et eh bah c'est pas ça Oui euh, vrai. ça j'ai bien remarqué euh. il <rire> ah, y en a plein je vous jure ça franchement on en reparlera parce que j'en ai vraiment mais blindés, blindés, blindés. Euh, les bébés ça c'est hallucinant ils ont en moyenne 60 hausse de plus que les adultes Théorale, vrai, je ils pour... les perdent en grandissant Mais non, ils se soudent Ils se soudent, ils se soudent entre eux ouais. C'est ah, pour ça qu'ils sont hyper souples ouais. Oui ouais. ah, Je t'avoue qu'il y en a certains, j'aurais bien aimé Qui se soudent pas hein. <rire> ah bah, Franchement, attends, quand j'en vois certains faire des trucs de fou J'aurais bien aimé hey, J'en ai encore blindé, vous savez quoi J'en garde sous le pied, on se refera ça une prochaine fois ah, cool. Parce bah, que ouais. vraiment, il y en a plein, plein, plein d'anecdotes Mais des trucs, euh, un truc de fou Euh, L'homme peut bat battre n'importe quel animal à la course endurante Genre le guépard, tu le fumes Ça dépend enfin, ouais, en qui ouais, Nous, non, non mais, euh, <rire> Usain Bolt, peut-être Mais il tient moyen C'est James Arthur sur Energy, 16h25, bienvenue I'm just not sure my heart is working And yours is beating double time Deep down you know I even worth it It's not enough, babe All I do is make you cry Like, ooh-oh oh I know I do this every time Like, ooh-oh I know That I just got to say What's on my mind You deserve better, better Better than me Might be what you want But I'm not what you need You're better Better than you even realize You deserve better, better, better than me Might be what you want, but I want you to see You're better off without me in your life Oh no on me cause babe I'm hopeless the more it hurts the more you try you know I love that i just never show you it'll be too late when you with some other guy like ooh ooh I know I do this every time like ooh Just say what's on my mind You, you deserve, deserve better Énergie on écoute Jonas Blue. Euh, si chez vous les gagnez une rencontre avec Lenny Kim. Ouais, le chanteur euh, québécois canadien, euh, c'est très simple Ah oui, euh, venu ici en live session. J'ai pouvoir le rencontrer euh, ah, bah, bah, tout simplement grâce à Énergie. Suffit d'aller vous inscrire energie.be foncer pour vous inscrire et gagner une rencontre avec Lenny Kim. Ouais, ça à sera à Liège le 21 novembre. Ah mais c'est la semaine prochaine ça. Bah, Alors, oui. enfin, encore après mais, bah, bien bien en semaines. Ouais, voilà, allez foncer energie.be pour vous inscrire. Jonas Blue qui arrive.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 dans le cendrier des anges j'i revoir la mer sans toi wow. Nous on pas ensemble ton cœur a décidé pour moi C'est stratifié, mais laminé, corian ou d'ectone, rien n'est impossible avec. Cuisine Créphel, mon rêve, ma cuisine. 6h30 sur énergie dans un instant, Jonas Blu est là en point sur la météo. Il va faire beau aujourd'hui, le temps sera sec, on aura de belles éclaircies, des températures entre 11 et 15 degrés. Attends le petit chat <rire> C'est l'actu ce vendredi 9 novembre avec aurélia Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. La grève se poursuit chez Bipost après les transports. Ce sont les facteurs qui se croisent les bras aujourd'hui. Hier, une réunion a eu lieu entre direction et syndicats. Les syndicats qui estiment que de bonnes propositions ont été faites, elles sont actuellement évaluées Une nouvelle réunion est prévue lundi matin. Rappelons que le conflit porte notamment sur le manque de personnel. C'est une journée mondiale qui ne devrait pas exister. Celle de la lutte contre le harcèlement scolaire. Chez nous, un enfant sur trois serait victime de près ou de loin au harcèlement à l'école. Ça va des moqueries, aux insultes en passant par les violences physiques. Pour lutter contre le harcèlement, un fort jeune rappelle que certains signes permettent de détecter le harcèlement. Parmi eux, les maux de ventre, les migraines, les angoisses... Ou encore les scarifications pour faire face à ce phénomène unfor jeuneune encourage les victimes mais aussi les témoins à parler que ce soit aux parents aux amis ou aux profs rappelons aussi l'existence du numéro 103 il s'agit du service écoute enfant un numéro qui est totalement gratuit On passe au sport. En football, on jouait la quatrième journée de l'Europa League. Hier, Genk et le Besiktas se sont quittés sur un partage 1-1. Le Standard s'est incliné 2-1 face à Krasnodar. Et puis, Anderlecht a perdu son match 2-0 face à Fenerbahce. Les Mauves qui sont à présent éliminés de la compétition. Et puis, on a encore du football ce soir avec le début de la 15 quinzième journée de championnat. L'Antwerp rencontre au stand. Début du match à 20h30. <tousse> Allez, Richard, répète après moi. Le. Le. 6. 6. 9. 9. Sur énergie. Sur énergie. C'est bien. C'est bien. Non, mais c'est fini, là, Richard. Non, mais c'est fini, là, Richard. Oh là là là là là, là je démissionne. C'est le 6 qui vient te réveiller. La meilleure blague de l'année. <rire> <'est le> <rire> 6h33, bonjour Bonjour, bonjour ensemble avec vous sur énergie au taquet on espère que tout va bien on démarre cette journée ensemble avec dans un instant que blague qui va arriver côté qui est Jonas Blue les fifous du matin sont là tout le monde est au taquet et on va faire un petit mot gagnant tiens, dans quelques secondes ah, ah chouette ouais. euh, vous donnez tout un tas de mots qui démarrent par une lettre quelqu'un de l'équipe fera la même chose un mot en commun paf c'est le mot gagnant ça fait des chocs chocapiques euh... <rire> ça fait du cadeau surtout ça fait du cadeau surtout c'est pour vous juste après Jonas Blue sur énergie bienvenue <rire> Say we got no, no, no, no future at all They wanna key, key, keep us out, can't hold us down anymore We gonna ride, ride, ride, ride so we fall When we hit the We're gonna keep it on, keep it on going till we can't go no more We're gonna ride, ride, ride, ride, ride we fall Yeah qui équilibré, mmh, mmh, mmh. équilibré. équilibré. j'annonce ouais, euh, euh, ce midi équilibré. pas d'équilibré ouais oh, hey, c'est l'anniversaire de Frisco et hey. hey. hey, là manquer plus que ça bah, bah, équilibré je pour mon anniversaire on va faire équilibré équilibré <rire> On, va... on verra ça dans un petit enfin, On verra ça encore des thèmes tout à l'heure mon frisco Ce qu'on va faire ce midi euh... voilà. Ah donc en fait vous avez prévu des trucs pour ce midi déjà mais, mais évidemment On a pensé à tout mon petit <rire> crée... En fait j'adore les surprises hein, Mais pas quand je suis au courant Tu vois Birthday time de Frisco aujourd'hui, on en reparlera tout à l'heure, en attendant nous allons jouer au mot gagnant avec Cédric qui est là Ouais, Cédric qui travaille comme technicien de maintenance dans une école, il aime les sports de combat Il est d'ailleurs instructeur de self défense du côté de Hattin, on en profite pour faire sa petite pub Il a regardé la Casa des Papel et là il attend la saison 3 et puis il aime tout ce qui est musique, électro House Ah bien, saison 3 de Casa de Papel mais c'est la dernière alors c'est ça Bah, bah, je elle sais va pas, sortir il... bientôt, non Au départ, ils avaient annoncé que deux saisons Puis là, ils ont annoncé ah. la troisième Et ouais. ça va être en septembre 2019 Comme à la prison de break, quoi Il faudrait ressusciter les, les... les morts ouais, quoi. <rire> euh, Cédric, bonjour Bonjour Bonjour l'équipe Salut, bonjour Salut. Salut. Salut. Sois le bienvenu ce matin avec nous dans le 69 On va jouer avec toi au mot gagnant Je explique yeah. les règles très rapidement Tu vas avoir 20 secondes pour nous donner tout un tas de mots Qui démarrent par une lettre Quelqu'un de l'équipe fera la même chose que toi un mot en commun entre vous deux et c'est ce qu'on appelle le mot gagnant et ça te fera gagner du cadeau voilà tout simplement tu choisis de jouer avec qui ce matin il y a Frisco il y a Jerem il y a Aurélie de la rédac, a Tiffany bah comme ça c'est son anniversaire et d'ailleurs je lui sais de bon anniversaire je prends Frisco merci oh, ah, est... Il, il est content il adore ce jeu il hein, aime beaucoup j'espère ouais. que je vais te faire gagner hein. allez mon Frisco sors du studio ce sera l'occasion notamment de pouvoir parler de, de, de trois surprises pendant qu'il sera pas là <rire> voilà <rire> bah écoute, on va la porte. Alors, et bouche euh, tes oreilles. J'en profite pour vous glisser ça les copains de bord de Time. On a des cadeaux pour lui, <rire> mais de malades, on a mis du budget. <rire> euh, et alors surtout, on aura toute sa famille tout à l'heure à 8h50 au téléphone. Non non, il entend pas. Ah non, s'il entend, c'est qu'il est alors il fait pas pas faire le jeu. Euh, le concept n'est pas entendre, j'ai. Donc voilà, donc restez avec nous, ouais. ça va être très très sympa et je pense qu'il s'y attend pas, donc voilà. Cédric, on y va. Oui. 20 secondes, un maximum de mots qui démarrent par la lettre, pouloupoupoupou. Euh, la baie Non, pas la B. La F. La F, F comme frisco. frisco. Ah, oh, ouais. Ouais. Vous êtes, êtes intelligente, quand même. T'as vu ça euh, Je parlais pas à toi, je parlais à Aurélie. Ah. Ah. Ah. Ah, tu me vois, maintenant. Oui, je t'ai D'accord. Allez, Cédric, 20 secondes, avec la lettre F, comme frisco. C'est parti. OK. Euh, frisco, fête, euh, four, euh, frais, égo, euh, fusil, euh, fourmi, euh, feuille, famille festif euh, football fou euh je sais pas euh, frère fleur février définitivement ouais on, euh, on, on euh, prend le petit dernier Et pas mal en si France s'il gagne pas franchement euh, tu... Ouais, tu ça se là, sera de sa faute là, là honnêtement Cédric c'est euh, c'est vraiment top il y a au moins une, une bonne quinzaine de mots je pense facilement c'est pas plus Combien il y en a, mon ouais, joueur bon, frisco, 4, 14, je crois. 13, 13 ou 14 bon. oh, ouais Franchement, mon frisco, là, c'est jouable. C'est vrai crois. Ouais, ouais. Allez. Franchement, ouais. J'espère ah. que je vais te faire gagner. Hein. Eh ben, on croise les doigts. C'est ton anniversaire. Va ah bien. Ben oui. C'est en fait, mon anniversaire, mais je fais des cadeaux. <rire> Allez, mon frisco, ouais. 20 secondes avec la lettre, à ton avis. F Comme Frisco <rire> C'est parti Faire... Faire... Faire... Ben non, c'est la même chose. Euh, oh, purée euh, Frisco... Fr, euh, fr, fr, frisco Attapé Frisco Ouais. Bon, ouais, mais ça compte pas, continue euh, Allez, go euh, euh, f, euh, Allez f, euh. Mais purée, c'est incroyable, ça euh, Je reste avec un P, hein Bon, on va quand même accepter Frisco Ouais ah. <rire> et j'ai eu un bug ah là c'est plus un bug là qu'est-ce qui arrivé ah mais j'ai rebooté la machine hein. Ah, euh, va, non mais il était temps un pire mec bah, bah, je t'ai joué avec un an de plus hein. Ouais. ah ben ah, là il a le vocabulaire euh, d'un euh, gamin de deux ans ah, euh, c'est ça je t'ai je suis impressionné mais moi je suis impressionné j'ai jamais fait ça c'est son jour ah ouais c'est ça c'est son jour on va pas en vouloir mais alors extraordinaire parce que c'est vrai qu'il a fait 14 mots et bien il a enchaîné et tout c'est quoi alors les mots essaye réessaye mais non allez réessaye Il y en a plein euh, euh, fermentation C'est ta passion fermentation La fermentation <rire> sur ma passion Non euh, Mais ma non mais oui tu passion ah oui, voilà. voilà, Le gars qui ce que tu nous a fait Mais ouais je sais pas Il y avait une autre passion qu'il a dit Le, le food Non, ah. frigo Ah ouais <rire> Tu vois, food, c'est en Anglais, mais c'est pareil, c'est la bouffe bon, Cédric, on t'envoie du cadeau, je te repasse Stéphanie au standard. Belle journée à toi, Céd Ok, merci bien Salut Salut allez, Salut, à vous Anyway, man tan sick de ma madava-bambe, de wae, gimme deki Nazaki, black and jain de dekla The one in as y'all fait one by the deki Light up the drink some rum Link up the y'all dem get some fun And we make the y'all dem give him a bun And who can run the play Quand non on est où là Pour une paire de fesses tout on traîne pas les nœuds On est où là Mon encaisse le pèse et on traîne pas les nœuds oh, yes, Alléluia uh -huh. uh -huh. quand le jour de la paix le gibre On Mais dès j'ai ton fric, tu dis ni l'amour c'est quand on vend des keke. Godempaya love this city. Mais tu libre. Des ah. fumines si on dit doddo et ils ils diffusion des mazogou. On est trop logo. Ben ben refoule le moteur. Qui pour les reines ce soir c'est la street. Dans le Paris hip-hop c'est la street. Qui on voit pas pomme de bombe c'est la street. Ce soir c'est de la balle, de la balle, c'est la street. Ouais. On est où là Quand une paire de fesses nous traîpe pas les nœuds, on est où là? Mon anquais se pèse on traîpe pas les nœuds. Alléluia! Oh mm -hmm. nous, on pose des nous on veut geloser, À quand le jour de la paix? Équilibre. On grave son balle coin, l'équilibre. Ha!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 Taki-taki Disney pour la suite du hit sur énergie bon éveil avec nous C'est vendredi vendredi 9 novembre on termine la semaine en beauté et on va bien finir aussi demain avec les Energy Music World. Ouais. Oh yeah. ah ouais, en direct sur TF1 demain soir en direct de Cannes avec Nikos ouais. Aliagash. Moi je, euh, je serai lui, devant ou... ouais, ma télé je pense aussi hein, du beau monde qui sera là et pas mal de surprises et notamment David Alidé qui va rendre hommage aussi à, à son papa. Euh, ouais. Ça sera à voir donc demain soir sur TF1. Et allez voter encore hein. il vous reste euh, bah aujourd'hui. Ouais. <rire> voilà, c'est jusque 14h je pense. Ah oui, bah alors faites vite hein allez, les copains vous ouais, fui pour inventer ouais euh, voilà <rire> bonne chance enfin, non, y a bonne chance à voir en fait hein, <rire> bonne chose pour les autres oui, ça. <rire> on verra demain qui sera les grands gagnants dans un instant c'est Thomas notre stagiaire euh, Thomas commis à Thomas euh, yeah, je suis là thomas <rire> qui nous a préparé une interro ce matin interro ah Thomas ah, c'est chouette ça interro surprise comme ça interro surprise oh, bien. Oui, on a inversé les rôles c'est le stagiaire qui nous fait un interro c'est splendide c'est lui qui à l'école c'est nous qui devons devait... ouais, ouais, le monde à l'envers ça arrive dans un instant et euh, ben, justement vous allez pouvoir jouer avec nous aussi sur un petit quiz de culture générale voilà c'est ah, l'occasion bon, on, on, on va en apprendre c'est dans un instant sur énergie à tout de suite c'est le 6 get ready for the next round les plus gros hits à la maison You want to treat les plus gros hits en voiture les plus gros hits au travail shotgun, awesome, like énergie c'est le playlist énergie playlist énergie hit music only Faites place à l'illimité de Proximus. Profitez de data, d'appels et d'SMS en illimité. Infos et conditions sur proximus.be Jojo Jojo la gold Un délice qui mérite un 10 sur 10 Pas trop acide, ni sucré, pleine de vitamines et bon marge un super encar àranquer à tout moment de la journée un fruit belge étonnant cultivé par papa et maman la pomme la plus cool du pays déposade dans ton cas dit jonah fruit de chez nous la nouvelle récolte de pommes jonah déjà en magasin ju L'anniversaire de Pearl touche à sa fin. Dernier jour pour profiter de monture de marque à 35 euros. Conditions sur pearl.be Papa, pourquoi ce qu'en Angleterre, on roule à gauche Eh bien, parce que c'est comme ça. Et pourquoi le voisin met le nom de maman sur sa plaque ben, je Voilà, c'est parce que c'est comme ça. Et papa, pourquoi on roule en Smart Ah, ah ça je sais. C'est parce qu'on a reçu plein d'avantages quand on a acheté notre Smart. Tu comprends Profitez ce mois-ci d'une foule d'avantages à l'achat d'une Smart de stock. Jusqu'à 4500 euros de réduction et 4 ans de garantie gratuite. Pourquoi bah, Parce que c'est comme ça. Infos et conditions chez votre concessionnaire Mercedes-Benz Smart ou sur Smart.com. Smart. Vous êtes joueur Vous aimez faire plaisir à vos animaux Je parie que ce qui va suivre va vous plaire. Du 7 au 18 novembre, Tom Co vous offre un ticket de Win for Life par tranche d'achat de 25 euros. et eh oui, faire vos achats chez Tom Co, ça peut rapporter gros. Rendez-vous chez Tom Co. Conditions en magasin. Tom Co, votre animal et vous. 74% des Belges réfléchissent plus d'un mois à leur nouvelle cuisine. Bonne nouvelle, Ixin a prolongé jusqu'à fin novembre son offre de 3000 euros de réduction. Ixi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 C'est ce qui arrive côté dans un petit instant. L'interro de Thomas, le stagiaire, est là en point sur les routes Aurélie. Un accident s'est produit sur euh, le 40, auteur euh, de Stine Stevens, Woluée. Woluée saint étienne en français, en direction euh, de Bruxelles. Une bande de circulation est bloquée et vous perdez déjà une demi-heure à partir de Berthème. Est-il de préciser qu'il y a aussi des ralentissements sur le 411 au sud du pays, entre Arlon et Sterpenich. Vous perdez 17 minutes. Oh.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 It and TZ let's squeeze with well, my picky back is hungry my nigga, you need a bitch it's yeah. tight since freaking i don't wanna read it and just so let you know this punany is on the bitch a he say he really wanna see me more i said we should have a date where at the lemagen store i'm kinda scary hard to read. i'm not like a wizy yeah. boy but i'm a boss bitch oh. who you wanna lead me to no still yeah. i my girl i'm a whole like I'm still be so fake but the hate is so real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 sur l'énergie bon réveil taqui taqui taqui taqui ta voici le moment de gloire de notre stagiaire Thomas euh, qui va pouvoir faire sa petite séquence eh oui eh oui bon bichon euh, il va nous faire une entéro ce matin l'entéro de Thomas le stagiaire et donc je rappelle attention les copains on ne se précipite pas sur le micro on On donne son prénom avant de, de donner, donner la, la réponse. réponse. Okay. Et Tiffany, tu te détends et tu mais arrêtes de crier, mais mais je pas suis pas les oreilles. Pas. Si tu cries. Ah, oh, je suis déjà fatigué d'avance. <rire> Annel qui va arriver dans un instant avec Hello. It's, it's me. me. It's me. How are you <rire> tonight <it> is... <rire> because I'm coming. <rire> On y va l'interro euh, de notre stagiaire Thomas Montpoulet. Bah écoute, vas je, je voulais mettre une petite ambiance euh une ambiance que l'on tu veux une ambiance que cosy toi ouais un peu à la cool quoi je vais te mettre une ambiance duel tiens hop là ah ça c'est cool ça c'est pas cosy mais c'est super cool c'est super cool première question c'est parti quelle est selon vous la hauteur de l'atomium Gérème Gérème en premier 52 m non non et tu... non Non, Je ne pas du tout quoi. Frisco Vas-y 136 ouais. Non euh... Tiffany À combien de mètres près parce que... Allez, on sympa, va dire toi. à 20 mètres près Allez C'est plus, plus proche, plus plus haut, plus haut que 130 Non, moins, moins ah. Tiffany 120 Ouais, bah, on va dire c'est 102 mètres Donc on va lui donner la bonne réponse oh, yeah. ouais, okay. <rire> Elle est fière <rire> Félicitations oh, Cette musique m'énerve, je change ouais. j essaie, j essaie. Ça te met de trop de stress, de pression dans ce maser Vas-y qui a inventé l'imprimerie? Ah Marco! Aurélie Mhm. Mm ouais. Et <rire> puis c'est bien ça Mais oui C'est bien tu sais hey. Robert, Mais culture générale les bah gars vous me faites yeah. voir ouais. Culture en ouais. verre C'est connu Ah ouais évidemment Ecoutez-le lui là-bas Moi ah, je pensais que, <rire> que c'était canon Tu vois Bon <rire> oh, c'est HP Moi je pensais que c'était HP <rire> <C 'est> euh... <rire> euh... HP c'est frère hey. d'HKM Je pensais que ouais. c'était Rico <rire> C'est euh... Patrick HP <rire> <rire> <C 'est> bête <rire> Allez nouvelle question Quel est selon vous l'âge de Kana Tanaka qui est actuellement la femme la plus âgée du monde C'est Jérémie Ouais c'est Jérémie. 100... 29 ans Non. 100 Tiffany euh... 113 ans Presque. 114 ans euh... dur... plus à toi. C'est plus, plus à toi. toi Qu'est-ce 115 ans Et oui c'est la bonne réponse. Wow. Bien Pas lu. mal. Bien joué. Bien joué. Allez ouais, une nouvelle question. Quel physicien allemand a donné son nom à une échelle de température Jérémie Oh là là, ben oui. Jérémie Jérémie Celsus Non, Frisco. Oh. Non, c'est ça. Ah, vérifi ça. Vérification. Et Fahrenheit ah, Ben non, c'est pas ça. Non. Non, non, Fahrenheit, c'est autre chose, C'est un, un mec qui a copié Celsus. <rire> Mais il a compliqué le truc. Ok, d'accord. Il si va faire ça pour les Anglais, les <rire> Américains. Euh... Je ferme les 92 degrés. <rire> ah, il y a encore une petite euh, question Oui, oui. Quelle est la signification du mot gourgandine Quand on dit espèce de gourgandine, ça veut dire que c'est une paysanne, quoi Non, c'est pas ça. Elle <rire> était <rire> trop fière Gourgandine, c'est pas une prostituée Ouais, c'est un peu ça, c'est une femme facile. Ouais, quoi. mais une paysanne, c'est ça, quoi. Oh. Tu vas dire tu es une gourgandine <rire> Oh, on dit, ça va Une fille facile. <rire> C'était une blague, c'est bon. Hein. Non, mais je voulais en faire une autre, mais j'ai oublié. Tu vois la citation dans les éditeurs <rire> oui. Tu es et... un laideron, mais tu es bien bonne. Et... ouais. ouais. La gueuse La gueuse ouais. Merci la gueuse okay. Je vais voilà, okay. t'appeler le gueux Enfin bref On va mettre Ouais ouais c'est mieux Allô T'es là Ah bah ça va alors <rire> I was wondering if after all these years you'd like to meet To go over everything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 Ça sent le birthday time, ça va arriver, c'est l'anniversaire de Frisco aujourd'hui, on fait ça tous ensemble sur énergie on va s'écouter un petit qui va faire plaisir derrière les fagots, c'est Georges Ezra. Ah j'adore Eh hey, oui messieurs-dames, il sera 7 heures. Ah, ah. Elles sont liées bien souvent et parfois elles sont libres, elles font des airs volants, elles écrivent des livres, parfois elles sont ouvertes, parfois elles sont courantes, il y a des gens est ferme et des gens qui les tendent on les met sur le cas on les met dans les poches elle construis ce départ où va courir les mioches si elle servent à sévi parfois autour du monde on pourrait les unir sa forêt ronde ça qui tiennent des armes celle qui sègent de l qui console les enfants seuls C'est ça le qui présente le Winter Drive. Attendre que le feu passe au vert Attendre que tout le monde soit là. Attendre que ça passe. Attendre le bon moment. Une envie de Peugeot, ça n'attend pas. Pendant le Peugeot Winter Drive, découvrez nos véhicules hyper équipés disponibles immédiatement. Et bénéficiez de conditions exceptionnelles sur toute la gamme, comme par exemple davantage allant jusqu'à 8300 euros sur la 308 Tech Edition. Rendez-vous vite sur Peugeot.be. Offre soumise à condition. Sous-titrage Société radio Il yeah. s'excite une bienvenue et nous nous sentons. Energy. Bellisol vous donne aussi des conseils gratuits chez vous. Ainsi, vous êtes sûr de trouver des châssis et portes à votre goût et dans votre budget. Bélisol. Prenez vite rendez-vous sur bellisol.be. C'est dans une sur énergie. On s'informe dans un instant. Avant ça, voici la météo pour aujourd'hui. Un temps généralement sec avec de belles éclairs, si c'est ce qui nous attend aujourd'hui. Côté température, entre 11 degrés en Haute-Fagne et 15 degrés partout ailleurs. On s'informe sur l'actualité de ce vendredi 9 novembre, c'est avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous nouveau jour de grève chez Bipost. Aujourd'hui, ce sont les facteurs qui se croisent les bras. Hier, direction et syndicats se sont retrouvés. Des propositions concrètes ont été faites, elles sont actuellement évaluées par les syndicats. Une nouvelle réunion est prévue ce lundi. C'est la journée mondiale de la lutte contre le harcèlement scolaire. Chez nous, un enfant sur trois, on serait victime de près ou de loin. Pour lutter contre le harcèlement, un fort jeune encourage les victimes et les témoins à parler, que ce soit aux parents, aux amis ou aux professeurs. Je vous rappelle aussi qu'il y a le numéro 103. Il s'agit du service Écoute Enfant, un numéro totalement gratuit. On passe au sport. En football, on jouait la quatrième journée de l'Europa League. Hier, Genk et le Besiktas se sont quittés sur un partage un partout. Le standard s'est incliné de 1 face à Krasnodar. Et puis Anderlecht a perdu 2-0 face à Fenerbahce. Les mauvais qui sont éliminés la compétition. Et enfin, toujours en football, on débute la 15 quinzième journée de championnat ce soir. L'Antwerp rencontre au stand, ça sera à 20h30. Bonjour! Bon. de Frisco aujourd'hui, burf des Times dans un instant mon poteau 28 ans. Ah, c'est maintenant 28 ans ouais, et toutes ces dents. Ça va être pas tout de suite tout de suite, on va se mettre George Ezra et juste après ça va être ton moment. Ah merci. Euh, et j'ai la pression, mais incroyable déjà depuis <rire> hier. Alors en fait, j'adore quand on me fait des surprises, mais que je suis pas au courant, tu vois, et qu'après voilà, la surprise, hein, ça fait plaisir. <rire> mais quand je sais qu'il y a des trucs qui se préparent dans mon dos et que je suis au courant, vous les préparez devant moi en soi. Bah ouais, tu, tu n'es pas vraiment au courant, puisque tu ne sais pas ce que tu mais vas non, avoir... je suis pas au courant, mais je sais que vous allez enfin je sais que vous allez préparer quelque chose enfin, ouais. parce que je sais que vous êtes mes amis et que c'est cool quoi en plus je peux te dire à la fin un effort parce que 7h04 est là alors qu'elle a fini il y très tard c'est compliqué mais elle s'appelle Elenar vois, tu... mmh. mais que vous avez <rire> <Non. rire> mais vous, vous parlez de quoi mmh, mmh. à ton avis mais j'en sais rien terre qui pourrait venir à 7h04 te faire plaisir mais Surtout je sais pas te faire plaisir ah. <rire> yesterday with you just after george isaac rest there go on all to see you later got hit the road got hit the road the sun change in the atmosphere i can i can get used to this. time guys by in the yellow and green Stick around and you'll see what i mean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 Shotgun I need it Bon début de journée avec nous sur énergie 77 dans un petit instant c'est marche mélo qui va arriver Frisco, je pense que regarde partout derrière. Il est là au taquet en moi, ça où, allez où, où. qu'est-ce qui se passe avec elle Où où Mon Frisco, c'est ouais. ton anniversaire aujourd'hui, 28 ans. Félicitations, bravo à toi d'être arrivé si. jusque là. Mais, euh, déjà ça. <rire> Nous avons euh, chacun une petite attention pour toi. Ouais. Chacun. Chacun. Chacun. Mais vous êtes trop gentil déjà. De tous à chacun. Ok. Euh, vous avez ça avec vous, rassurez-moi. Oui. Ah, ok, ok. Eh bien, on va commencer avec... Euh... Non, pas moi. Ah. Pourquoi ah, pardon, je pensais que tu me regardais. Aurélie de la rédac. <rire> oui. Je t'en prie, viens apporter ton petit cadeau à Frisco. Alors... Il a même deux. Il y en a... Oh. oh. Nous... <rire> trop chouette. <rire> vous m'avez fait des dessins. <rire> Qu'est-ce que c'est Mais non <rire> C'est pas un dessin, c'est un coloriage Oh, c'est trop mignon Oh, vous êtes trop chou Alors, il faut savoir que Frisco, oui. euh, quand il avait 24 ans, il a offert un, un coloriage, un dessin à son père, ah, hein, voilà. et, à on son père. Dit, et on s'est dit, il faut qu'on venge son père Il faut venger Lily, donc voilà, Lily, ah. tu es vengé, nous avons fait un dessin Frisco J'ai reçu un diplôme du petit pirate offert pour ton anniversaire Rires Oh, merci, Aurélie. Merci. Merci, merci Aurélie Ah oh, oui Ah vous êtes excellent Et toi tu me disais non pourquoi Mais parce que j'avais peur d'être encore à côté de mes pompes Et de pas avoir compris Mais tu l'as ton cadeau Oui je l'ai T'as fini Ouais eh ben, Ah mais c'est ça les trucs de Tu demandais des crayons hier ou je sais pas quoi là Ouais oh. On voulait venger ton papa Voilà on Bonjour Bonjour de oh, C'est trop chou Alors c'est un petit dessin que tu pourras mettre à côté de ton bureau comme ça Explique c'est quoi le dessin C'est un dessin où j'ai noté Frisco au contour noir avec des couleurs à l'intérieur et puis j'ai mis un casque de radio des notes de musique un micro et puis un petit panneau on air comme ça ça te ressemble ça te ressemble assez j'aime beaucoup ça te ressemble au panneau j'aime beaucoup Tiffany qui dit tu pourras mettre ça dans ton bureau comme ça tu penserais à moi tout le temps vous allez vous pécho tous les deux je suis super amoureux merci ça me fait plaisir c'est chouchou c'est mignon moi j'irai je te montre mon dessin <rire> Alors je vous explique Je vous explique le dessin C'est il euh, euh, y a deux il y deux trois jours Frisco nous dit euh, moi j'ai un rêve c'est d'être sur un terrain de foot rentrer à la 85e minute marquer un goal et tout le public qui crie Zida Zida zi et il a bien insisté mais j'ai pas de pourlet hein j'ai des j'ai tablettes de chocolat et tout donc j'ai fait euh, Frisco sur un terrain de foot qui marque un goal à la 85e vous gagnez 1-0 il y a tout le public qui crie Zida oh, Zida c'est trop oh, bien et j'ai les tablettes de chocolat hey et il a les tablettes de chocolat Ah, mais... ah c'est le Ghoul Je croyais que c'était un Alors... canapé Non c'est un Ghoul Ouais, ouais j'espère qu'on va faire en dessin ouais. on <rire> Regarde la caricature du gars euh... J'ai des poils et tout à creux <rire> C'est Chewbacca quoi On vous mettra ça sur Instagram euh, maintenant non, euh, non. Les FIFO du 6ix9 ouais, Tiens mon pote ça c'est de la part de toute l'équipe mon poulet euh, ah, mmh. Vas-y ouvre. ouvre Je t'en prie fais-toi plaisir Je me suis appliqué on hier parle, soir On, parle du, on parle du papier cadeau Pourquoi qu'est-ce ouais, que c'est Non mais c'est très beau <rire> Allez arrache-le Commence pas à défaire correctement euh, Rends ton cadeau Ah oui d'accord C'est un papier cadeau de Noël Mais alors Il est où le problème <rire> On est au mois de novembre Il n'y a que dans les magasins Alors Comme tu es Comme tu es Presque un joueur de foot Nous t'offrons <rire> Le presque maillot des Diables Rouges non, bravo, bravo Et avec mon nom derrière hein. Avec écrit Frisco et 6-9, c'est ton numéro 69. Bon, ah. tu, tu le prends comme tu veux, mais... Ouais. Vaut mieux dire 6-9, hein Vaut mieux ouais, bah oui, oui. Ouais. Euh... Merci, merci oh, Avec grand plaisir. plaisir, mec Tu l'essayes, voilà. tu l'essayes, euh, tu l'essayes Je l'essayerai aux rentaines, hein Deux secondes, et alors, on n'a le temps le petit <rire> dernier moment, ma biche, s'il te plaît C'est de ton toute équipe aussi, de ça, toute non toute équipe également Mais vous êtes fous, les gars Vous avez déjà fait beaucoup, là Après ça, c'est le Graal enfin fin d'émission, tu verras Mais non, vous avez fait encore pire que ça oh Pas ben. mieux <rire> pire, ouais, ouais. Mais non, il l'a acheté <rire> C'est quoi, Nida L'édition spéciale, c'est le nouveau jeu Pour PS4, Red Dead Redemption 2 et euh, il y a quelques jours j'ai dit ouais je vais essayer, je vais je je pense que je vais craquer et euh, ce jeune homme là que vous voyez qui est Marco qui est, enfin toute l'équipe en fait vous me l'avez acheté et eh bien merci beaucoup je vous jure que je vais jouer ce week-end je vais penser à vous <rire> et je te promets que je vous inviterai on fait une partie avec plaisir et, et là c'est ça qui me remercie qui dit ouais, sympa super <rire> encore vachement passer du temps avec lui <rire> merci beaucoup les gars merci merci je vous aime. avec plaisir on va vous mettre les photos de tous ces petits cadeaux tout ce qu'il a eu les petits dessins venez voir ça Instagram les filles food du six sur énergie voici marche Daily, I've been I've been thinking, i want you to be happier i want you to be happier when the morning comes and we see what we've become in the cold day we're aflame the wind don't the fire that we be every argument every word we can't take back cuz with all that has happened i think that we both know the way of the story ends. Then only for a minute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 us be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 On sur énergie 7h15 Musty qui va arriver Dans un petit instant Avec 20th Century Boys euh, On va s'écouter ça Ça va être sympathique ouais, ouais. Et on va surtout parler De vos stars Et leur métier euh, Parce qu'ils ont Avant d'être chanteurs Ou acteurs Ils ont eu un métier un enfin, job okay. On va jouer ensemble Vous allez essayer de deviner ça euh, Qu'est-ce qu'a pu faire Brad Pitt Par exemple Avant de devenir Brad Pitt Quoi il n'était euh, pas acteur directement Ah, ah il, est, il était pas toujours Brad Pitt <rire> <rire> Non monsieur On en parle dans un petit instant Après Musty sur énergie à tout de suite C'est le système Gagnez vos places pour le spectacle de Jamel Debbouze avec la phrase Énergie. Salut, c'est Jamel. Pour jouer, inscrivez-vous vite sur l'appli Énergie Belgique ou sur énergie.be. Et à tout moment de la journée, si on vous appelle en direct, répétez la phrase Énergie. Ma radio préférée, c'est Énergie. Cette phrase vous permet de gagner vos places pour le spectacle de Jamel Debbouze le 21 novembre à la Rocale. Énergie. Énergie, énergie. énergie hit music only. Bonne nouvelle cette semaine chez Deleuze. Il y a plus de 100 produits en un plus un gratuit. C'est le moment de réveiller le serial stocker qui est en vous. Alors un conseil Faites de la place dans vos armoires, le frigo, le garage, la place... du côté de la vraie vie. En ce moment, pour un pot de myrtille acheté, nous vous en offrons un autre. De quoi picorer pendant vos longues soirées télé. Tu vois ces prairies vallonnées Ouais pas, c'est le pays de Herve. Ah. je te présente Rosalie, une vache élevée à Herve qui broute de l'herbe de Herve qui fait du lait de Herve avec lequel on fait du bah du Herve. Ah, bah voilà. <rire> le seul fromage belge couronné d'une appellation d'origine protégée. Tiens goûte-moi ça. Mmh. Ah. Ah, ah, je crois que tu t'es fait une nouvelle copine. Le fromage de Herve, carrément incontournable avec le soutien de la l'APAQW. L'être humain est une espèce rare qui profite tout l'été et hiberne pendant l'hiver. Il se carapate alors dans son habitat et n'a plus de motivation pour sortir, voyager ou faire des rencontres. C'est le début d'une longue période sans amusement. Ne laissez plus l'hiver vous arrêter. Avec les offres Hiver Cool de partez découvrir Amsterdam et Paris pour 25 euros. En vente jusqu'au 25 novembre pour des départs en hiver. Conditions et réservations sur Thalys.com Talis, bienvenue chez nous. Envie de partir en vacances Réservez maintenant un package deal de KLM. En forfait tout en un, incluant le vol KLM et un bon hôtel à un prix avantageux. Envolez-vous par exemple pour New York ou Bali et bénéficiez d'une réduction de 100 euros par réservation. Découvrez tous les packages deal de KLM et leurs conditions sur klm.be. Découvrez votre futur métier. S'il n'était pas animateur dans les 6-9 sur énergie, que pourrait bien faire Marco, Jerem mes Frisco dans la vie La Team Énergie a testé pour vous des métiers porteurs d'emploi et pour lesquels il existe des formations en forème retrouvez leurs expériences sur énergie entre 6h et 9h et en vidéo mardi sur energie.be avec le forum les mardis d'avenir du forum des métiers à découvrir une formation à choisir jeune prend le forum.be Cet hiver, avec Engie, offrez un coach à votre chauffage. Il vous donnera le meilleur de son rendement. 4, 2, 1, 2, 1. Qu'est-ce qui se passe Un souci avec le chauffage ah, Allez, tout va rentrer dans l'ordre, le technicien arrive. 3, 4, on tient le coup, c'est parti. 2 1, Avec Engie, vous profitez d'un service complet qui vous envoie rapidement un technicien agréé pour une réparation. Appelez Engie 7 jours sur 7, 2 jours comme de nuit. Nous vous aidons dans les 24 heures. Oui, c'est bien ça Plus d'infos sur engie.be slash chauffage. Musty qui va arriver côté hit On va vous parler des métiers que les stars faisaient avant Vous allez voir que ça s'allucine Il y a des trucs assez drôles euh, Franchement des trucs même qu'on imagine même pas Vraiment qu'on ne peut pas soupçonner Ça arrive après Musty un petit point sur les routes Aurélie 25 minutes de perdu entre Everly Woulu et Saint-Etienne c'est sur le 40 et puis au-dessus de, du pays, sur le 411, ça coince entre Stockham mais yeah, Je perdis 26 bonjour. minutes Elle <rire> pète <rire> <penne> des câbles Énergie, énergie Will stay with me Farming motion Tried to plant a tree, but no reaction On the 21st Cent boy On the 21st Centy toy Already in a grave, the game is over The television stands in a corner. I'm the 21st century boy I'm the 21st century toy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 Like a 21st century boy Like 21st century boy 5 dans un petit instant, c'est ce qui va arriver 7h22 sur énergie merci d'être là passer de la matinée avec nous, on la démarre tous ensemble cette journée, ce vendredi on finit la semaine ensemble les fifous, c'est pas beau ça c'est magnifique, allez passez ça, vite hein Franchement, ah, je, sais pas, je sais pas pour vous, mais pour ma part, c'est passé très vite Cette première semaine a été super vite En même temps, je n'ai avec mes travaux de cuisine, mon pote, j'en peux plus Dès que j'entends <rire> la, la, la, la pubicina, je, je suis pas bien euh, ça, ça, ça me rappelle que j'ai encore un boulot de dingue Bref, bon, en tout cas, c'est vendredi, on démarre cette journée avec vous Et là, on va parler des stars et notamment du métier qu'ils pouvaient faire avant de devenir une star okay. Si je vous parle de Taylor Swift ouais. Tout voit Taylor Swift, ouais. chanteuse américaine, ouais, très, joli, très jolie euh, à votre avis, qu'est-ce qu'elle a pu faire avant était serveuse. Serveuse non. Ça on va avec les animaux. Ah. ah euh, vétérinaire Pas vétérinaire, non. J'imagine dans un centre de tu d'animaux de refuge. De non, c'est bien. Toilettes. Non non non, dans elle a raison. Un... Elle a travaillé non plus, mais ce plus ou moins Sam Frisco, c'est une pépinière spécialisée en arbres de Noël. Et tes pépinériste, quoi. Ah euh, mais tu elle elle mais pourquoi tu, tu parles d'animaux ah ouais Ah bah oui, c'est vrai une pépinière, oui, pardon. C'est des oui. arbres. Euh, j'ai oublié, c'est genre des sapins mec. Oh, pardon. Elle Et... était chasseuse d'insectes aussi euh Ah bon. Donc ouais, un insecte chasseuse <rire> d'insectes. Le mec invente pour se rattraper mais en fait non, hein. Non, que prouve je te jure c'est vrai. Voilà. Euh, son travail consistait à enlever les cocons des mentes religieuses qui pulluaient dans les arbres, dans la pépinière. Oh, c'est ah, sympa ça, Donc voilà. avait il ouais. bon, y avait un mini lien avec des animaux, bon. ah, un petit peu oui. Euh, Brad Pitt, on en parlait juste avant. Brad Pitt à votre à votre avis qu'est-ce qu'il a pu faire avant d'être serveur Euh, il a fait beaucoup de choses Il a fait serveur Ouais déguisé en poulet même Non, non. Il a fait beaucoup de jobs lui hein, Vraiment Il a fait chauffeur de strip-teaseuse Arrête Chauffeur de strip-teaseuse Arrête ah, tu... Oui tu la chauffes pas Tu, tu, tu ah, la, la conduis <rire> <rire> Ah, ah oui, Je me doute bien Tu n'es pas là Du euh, genre qu'on est toute nue <rire> Alors mon pote, si tu, tu chopes ta copine comme ça L'ambiance à la maison Non mais t'imagines, la meuf elle est un peu froide Elle commence à faire un strip-dise et tu dois la Chauffard, viens me réchauffer là, ah, Il a été chauffeur-livreur, il a été Surveillant de piscine aussi en fait. euh, ouais, ah, moi, ouais, ouais. bien. Et avec tout l'argent Qu'il a pu amasser avec tous ces petits jobs eh ben, Il a pu suivre des cours d'art dramatique Et puis devenu Brad Pitt quoi. Euh, Madonna, avant de connaître la gloire Elle a fait plein de petits boulots aussi Elle a vendu des donuts dans un stand sur Times Square c'est Terrible euh, elle a Qu'est-ce qu'elle a aussi fait Elle a été modèle de nu Bon voilà ouais. c'est Et utile, alors et ça Je suis sûr que vous ne savez pas Elle a fait notre job les gars euh, Elle a été animatrice, animatrice radio Arrête. En France, si en, France en France Madonna ah, C'est vrai, vrai. qu'elle vivait en France, ouais. en France. Elle, a ouais, été, ouais. elle a été danseuse pour euh, Born to be a live euh, C'est ouf fric irlandaise ouais, ouais. Elle était danseuse <rire> et choriste C'est ouf C'est dingue euh, Bob Sinclair le DJ Qu'est-ce qu'il a pu faire avant d'être DJ à mon avis lui c'est dans le monde de la nuit quand même Ouais barman Ah, je sais pas, vous, c'est pas vraiment le monde de la nuit mais c'est un peu lié, c'est le club Med. Il était au Club Med. Il vous était sais... géo Il était géo. Mais à votre ami, qu'est-ce qu'il faisait Coiffeur. Géo piscine. Géo piscine. Non, géo mais géo DJ. Tournoi de pétanque. Jérôme. Quoi, géo Géotennis. tennis Géo tennis. Géotennis, ah comme pote. moi. Il était professeur de tennis au Club Med Bob Saint-Clair ah, avant d'être censé dans sa carrière de DJ, voilà. Excellent. C'est toi que tu l'as fait aussi, géo tennis. J'ai fait géo tennis, ouais. euh, Très sympa. 6 mois, euh, vraiment une belle expérience. Un euh, qui est c'était sympa. Ouais. <rire> Et j'ai fait serveur aussi euh, Dans un restaurant voilà. euh, Et je finis avec lui Maître Gims Maître Gims Avant de devenir et Maître Gims Il vendait des lunettes de soleil Inspecteur de sécurité Non Il bossait chez un Non C'est pas non, lui qui était dans la pizza Ou je sais pas quoi Non c'est pas du La non, pizza C'est l'HD qui était livreur de ouais. pizza ouais, euh, Maître Gims Attends qu'est-ce qu'il a pu faire euh, Dans un magasin Rayon si je, euh... si je vous dis qu'il était timbré À, ah, la non, poste, à la poste, il à la poste, tu imagines Il était facteur Facteur Amarant Oh les, c'est mettre guim. You spent We spent a leg nights making friends right between us is all good babe what about you babe And let me close girl's like you've guys like come through, like you yeah yeah girls like you love yeah, me too what i want when i go through I like you yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. i need to do Yeah, yeah yeah yeah I need like I on the arriver sur énergie euh, on vous passe ça dans quelques minutes j'ai Samy qui m'appelle <rire> Samy un, un fifou du matin salut Samy salut <rire> Samy coucou Samy euh, dans un petit instant d'inauro et on revient juste après on va avoir le 6-9 quiz et on va parler ah. des Spice Girls ce matin gros, gros événement ah j'adore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 Oh les les hommes sont stupides interdit de les approcher avec le temps tu en pennis des mieux que ça baloter l'imon veut pas de me méfier homme femme et pas d'ami si je t'ai vu je suis jaloux quand j'aime je suis jaloux Ça m'a blessé que tu m'a mon bébé tu es le mien es la femme de quelqu'un qui brise sur ta m'a blessé que tu m'a partie Sondez vos offres single days sur crefell.be et faites-vous livrer à domicile deux heures après creffel Les meilleurs prix, service comme mon prix. Zinoro qui va arriver côté dans un instant, 7h31, voici l'actu et avant ça la météo pour aujourd'hui. Un temps généralement sec avec quelques nuages mais surtout deux très belles éclaircies côté température entre 11 degrés août fane et 15 degrés partout ailleurs. L'actu de ce vendredi 9 novembre avec Aurélie Adam, bonjour Aurélie Bonjour Marco, bonjour à tous Elle se poursuit la grève chez Bipost après les transports C'est autour tour des facteurs de se croiser les bras aujourd'hui Une réunion a eu lieu hier entre direction et syndicat Les syndicats qui estiment que des propositions ont été faites, des propositions concrètes Elles sont actuellement évaluées Une nouvelle réunion aura lieu lundi matin répond que le conflit euh, concerne notamment un manque de personnel. C'est la journée mondiale de la lutte contre le harcèlement scolaire chinois, un enfant sur trois en serait victime, de près ou de loin, ça va des moqueries aux insultes en passant par les violences physiques. Quelques signes permettent de détecter le harcèlement, les maux de ventre, les migraines, les angoisses sont encore les scarifications. Pour lutter contre le harcèlement, un fort jeune encourage vivement les victimes mais aussi les témoins à parler, que ce soit aux parents, aux amis ou aux profs. Je vous rappelle qu'il y a aussi le numéro 103, c'est le service Écoute Enfant, un numéro qui est totalement gratuit. L'écart salarial entre hommes et femmes est toujours bien réel. D'après les calculs réalisés par Parthena, les femmes gagnent en moyenne 500 euros bruts en moins par mois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 championnat. L'Antwerp reçoit Ostende à 20h30. Et puis toujours en football, c'est aujourd'hui que Roberto Martinez va dévoiler sa sélection pour l'Islande et la Suisse. Ah. Et ouais, des matchs qui auront lieu les 15 et 18 novembre. On compte plusieurs forfaits, ceux de Wörtungen, Vermalen, De Bruyne Dembele et Benteke. Mais c'est pas grave, on va leur envoyer Frisco. Il a son maillot machin. J'ai mon maillot chef. <rire> là, Roberto, je suis prêt. Fort. Je suis fit frues. J'ai des tablettes de chocolat. <rire> L'info énergie. L'info énergie comme tous les jours à 7h30 on parle de quoi ce matin Éli Mais tout à l'heure on parlait euh, du, du corps euh, du corps humain qui oui est vraiment mystérieux et bien je vais vous raconter l'histoire de Wang Shubao. C'est un chinois. Est-ce que vous savez ce qui lui est arrivé euh, Rien de grave, j'espère. Pas si quand même. Ah, en, euh... en fait en 2006, il avait 36 ans et il a eu il a été victime d'un accident de voiture mm -hmm. Qu'il a plongé dans le coma. Et eh bien il après ouais, après 12 ans, wow. il vient de se réveiller, enfin c'était oh. le mois dernier cré j'ai 12 ouf. ans de miracle de ouais on peut vraiment parler de de miracle euh, en attendant pour l'instant il s'est pas encore parlé ouais ah euh, oui pour euh, rééduquer hein ouais, ouais mais il commence à réagir en fait il y a sa maman qui est à ses côtés et euh, il réagit en souriant et rigole quand il voit des, des trucs comiques à la télé donc euh, je voulais vous en parler parce que c'est quand même formidable et le corps humain est vraiment mystérieux ah ouais, par moment 12, 12 ans après quoi 12, après, 12 ans ou de voir C'est ouais. là euh... que tu demandes ce qui se passe pendant 12 ans dans a, ta tête. Il y avait ah un oui. téléfilm il n'y a pas longtemps a... qui est passé ah. à la télé, c'est une fille qui se réveille 15 ans plus tard <rire> d'un coma. Très, très sympa un téléfilm, voilà Mais il ouais. attendait le 6-9, il nous a entendu la première. <l 'après rire> ah, je peux me réveiller. C'est ah, hallucinant, c'est ouf. Parce que d'habitude, euh, on sait bien, quoi quand tu es dans le coma, euh, ben, on, on a très peu de gens. Moi je sais pas. T'imagines, tu laisses quelqu'un jeune quand il t'arrive, et puis 12 ans plus tard, tu retrouves la personne qui est forcément plus vieille. quoi et qui oh, a surtout peut-être peut ouais. encore la mentalité d'aller ah. de 12 ans il y a 12 ans. <rire> c'est ça qui doit être. Et euh, quoi ce truc Côté carré du truc ouais. Vous dit... vous appuyez dessus, et vous avez fait appeler euh, des autres gens. Faites <rire> <rire> un iPhone. c'est beau femme. Merci beaucoup dingue. pour cette info euh, Aurélie. Le 6 9 et les fifou. <rire> c'est tous les matins sur énergie. Le 6 9 sur énergie. 735, bonjour. Bonjour. Au frisco ce midi Ouais On va te faire plaisir On va au quick On va au quick Ouais, ouais, ouais alors, attention On va faire ton anniversaire Avec les chapeaux Et les teintes Et les cotillons et... Quiche quoi Je pourrais dans les boules Ouais <rire> et Vous allez pouvoir venir avec nous aussi On vous invite les copains Restez là Je vous explique Eh hey, oui mon pote Tu crois quoi The we had the love share, this is what we're waiting for. sur l'énergie Lidzo on va écouter ça dans un petit instant et ouais ce midi mon frisco on va aller au quick pour ton anniversaire on va le bordet on va aller mettre le, le, le... ben dis donc on reste oui, oh. tranquille oh, donc. Bah, on va aller jouer dans les boules 5 euros dans la cannelle parce ouais. que c'est ton anif c'est quoi oh, ça le... euh, on va aller faire le bazar là-bas oui et on va voir les petits chapeaux et tout les petits les cotillons ça va être génial et alors vous les fifous si vous avez envie de venir avec nous ce midi pour bah, aller manger un petit quick avec frisco hein, non, un petit burger On vous invite les fifous, on va prendre quelques-uns d'entre vous Vous appelez Tiffany maintenant, tiens, numéro oui. gratuit 0800 23456 Vous l'appelez et vous venez manger avec nous ce midi au quick C'est à Bruxelles, hein, les à gars Bruxelles, ça, ouais. euh, près, de, près de la radio, ouais, ici à Evers Oui, c'est dans le coin, voilà, comme ça, il sera l'occasion de venir oh, nous bien, voir et, et de venir voir le Frisco avec son anniversaire Et c'est nous chouette. qui offrons, hein Et c'est nous qui payons, évidemment, voici Ah, je fais rien Evidemment, ah, on... attends, et on paye pour les fifous <rire> aussi Bah oh, trop oui, bien. la bonne blague. Voici le 6-9 Quiz Musique à 7h35 le 69 quiz conteste pardon votre culture sur l'émission. Euh, c'est de la culture générale. Hein, Pas générale, c'est la culture 6 -9. Culture 6-9. Qui vient jouer avec nous ce matin C'est Géraldine qui travaille comme infirmière à domicile du côté de la Louvière. Donc elle a bien le temps d'écouter l'émission entre chaque patient. Elle a trois enfants qui s'appellent Stacey, Sacha et Selena. Elle aime le sport, l'équitation aussi. Et puis, elle s'est inscrite très récemment à un cours de couture avec ses amis. Donc très, très chouette. En ce moment, elle regarde la série Grey's Anatomy. Et elle adore, elle adore Kenji. Pour oublier. Ah, Kenji, bon, j'adore. Ouais. Ah, C'est vrai que celle-là est celle oh jolie. bonjour. Oh, l'équipe. Bonjour. Hello. Sois la bienvenue Geraldine ce matin. Euh Geraldine de couture. Euh, c'est bien et ça. Ouais. Bah bah ouais, mais Qui, c est c est coudre, qui sait coudre dans l'équipe Absolument je... pas. Ouais. Bon, c est... C est... Tu sais mais coudre moi, donc, Je sais pas, Depuis... moi, pas grave, moi, je sens... moi. mais bon c'est Moi bien sûr, moi sur ma tête tout que je sais coudre. coudre. Évidemment je, bah, coudre. je vais vous ramener mon manteau parce que j'ai un bouton à recoudre. D'accord, sans problème. Je sais coudre mais j'ai pas dit que j'aimais coudre mais à la machine et tout. Ah ouais. Et moi aussi. Alors par contre, je peux vous dire jour, je te jure ouais. un jour je suis rentré avec une machine à coudre chez moi, ma femme m'a regardé de travers quand même ah Elle, ouais, elle m'a dit mais qu'est-ce qui t'arrive C'est pas bien. Je, ouais, je vais faire les doublures la derrière de machin. Elle me dit mais tu es complètement fou Depuis <rire> quand tu couds toi Depuis des stores depuis, c'est ça J'ai ouais non, non, enfin tu vois la tronche des rideaux que j'ai fait, j'ai vite enlevé hein. J'ai vite t'en acheter. Euh Galdin, soyez la bienvenue. On joue aussi 6 9 quiz. Ce sont des questions ah, okay. en rapport avec l'émission tout simplement. Il suffit d'écouter et il y aura du cadeau pour toi. Tu es prête Oui, oui, oui On oh, y va Cette semaine, il y a une histoire d'amour quand même qui est née dans l'équipe Il faut le dire, il faut en ouais, parler ouais, vrai. Entre Tiffany et quelqu'un d'autre Forcément, je te donne déjà un indice Alors à ton avis, est-ce que c'est Frisco ou est-ce que c'est Jérème Tiffany Frisco ou Tiffany Jérème euh, Tiffany Jérème Tiffany Jérème, on écoute Ta van était nulle. Ouais. Ah, et... Elle me regarde en mode, j'ai une super van et c'était nul. Ah, Est-ce oh, hey, euh... est qu'on peut mettre 5 euros dans la cagnotte pour l'ensemble de son oeuvre <rire> oh, ah... je... Et pour tes cheveux, c'est du gel ou c'est juste gras ah <rire> Mais qu'est-ce qu'elle raconte toi Mais qu'est-ce que tu parles <rire> On peut... Tu veux qu'on se clashe déjà C'est sûr <rire> Et tu l'auras compris C'était ah, C'est de devenu un vrai couple d'ailleurs maintenant Mais tu non Je veux pas d'elle Je <rire> veux pas d'elle C'est pas grave Géraldine Il reste deux questions Ça va le faire Géraldine Tous les mardis à 7h35 C'est le jeu du botard tan, tan, tan, tan. Avec Gérème Avec Gérème Rém Rém Euh, et c'est vrai on adore ce jeu beaucoup on nous en parle et on est vraiment fan de ce jeu du bottin on va le faire travailler un peu plus hein. il va falloir qu'à partir d'un moment donné tu nous en donnes un peu plus oh, par semaine après j'ai plus d'idées non les gars ouais, <rire> on va t'en donner on va t'en donner est-ce que Jérème a eu un certain monsieur Halloween au téléphone je ne sais pas je n'ai pas entendu ce... je vais dire euh, oui Tu dis oui, on... sûr on, on vérifie. Qu'est-ce ah, que vous pensez le que le fameux Monsieur Halloween existe ou pas <rire> Halloween, ça me paraît gros quand même en Belgique. Ouais mmh. Ouais, en Belgique, je pense pas. Non. Ah, bah, écout écoutons, oui, mais écoutons. Somme euh, tendu. Allô C'est monsieur Halloween Non, pas du tout. C'est monsieur qui terre t e 2 r -2 r ah. Vous m'avez peur. Vous avez de foutre la gueule déjà <rire> Ah c'est pas non plus la bonne réponse C'était monsieur Terre Ah là là, c'est pas grave Dernière question, on espère quand même que tu vas savoir sauver l'honneur Si Ma elle si a celle-là, on peut lui offrir le cadeau Oui, si tu réponds bien à celle-là, on t'offre le cadeau Oui, Mais... c'est mon anniversaire, c'est moi qui décide Ouais, voilà okay. Attention Merci. <rire> La semaine passée a eu lieu le championnat du monde du cri de cochon On s'est dit, tiens, on peut pas passer à côté et ne rien faire. C'est bien connu. On est une émission de divertissement, <rire> d'entertainment. Au sud-oua de passer enfin euh, de, de faire le cri du cochon. c'est s'est dit, tiens, on va essayer. Frisco, il faut le dire, avait quand même le meilleur cri de cochon. Ouais, ouais. Ah ouais, non, le best of the best. Mais qui, dans l'équipe, était archi-nul Est-ce que c'était Jérôme ou moi, Marco ah, euh, C'était... Dis Marco. C'est Marco. Euh... Marco ouais Oh eh hey, oh, dis elle donc tu as dit Marco c'est oh. incroyable dis <rire> donc <allez. rire> oh. Mais vérifieons <rire> oh. allez. <rire> allez Allez Concentre-toi Uli <rire> Tu dois respirer <rire> <rire> Oh putain enfin. <rire> Un sac de cochon fode. Ce cochon il a jamais mué. Bon, c'est une excellente réponse du coup, c'est gagné Bien oui, oui. Ah, oui c'est vrai. Le pire cri de cochon de ma vie, j'ai peur. Oui oui. Et bon, bah vas-y, tu vas te faire le co le cochon Gérard, dis donc écoute. Oh, le cochon. D'accord. <rire> c'est pas mal, c'est pas mal C'est un début, c'est un début oh, quand même. Euh, Géraldine, on t'offre du cadeau Enceinte Bluetooth, 4 places de ciné Ou la dernière compil'énergie c'est à toi de choisir Qu'est-ce qui te ferait plaisir Ben j'ai trouvé 4 places ciné pour mes petits bouts. Ouais, bien raison. Ben, vous allez y aller en famille, il ah y a des bah. chouettes films. Belle journée à toi Géraldine, à bientôt. Merci. Bisous. Ouais. Yeah what you say boy? You're trying to play court like i just wanna freak you I heard you a freak too What's two plus two? Go, three, two. Itty bitty boys, itty bitty boys Mississippi boys, inner city boys I like the pretty boys, with the bow tie Get your nails did, let it blow dry I like a beard, I like a clean face I don't discriminate, come and get a taste From the playboys, to the gay boys Go and slay boys, you my fake boys Baby, I don't need you I don't need I just wanna freak you I want it But you a freak too That's right What's two plus two? 3, 2, 1 Bonne fin de semaine avec nous, c'est le 6 -9. On est là dans la bonne humeur avec Calvin Harris C'est Sam Smith dans un petit instant J'adore ah. On va parler des Spice Girls aussi Qui était fan des Spice Girls wow, ouais, On les tous bien ah, oui. et eh ben J'ai une bonne nouvelle, elles sont de retour ah Elles sont de retour, The Spice Girls is back les copains On en parle dans un instant Avec une tournée et tout le tralala, ça va être génial Je vous donne toutes les infos juste après sur les notes Get ready for the next round. Les plus gros hits à la maison. Better, better, better want, better, better. Oh. Oh. Les plus gros hits en voiture. Les plus gros hits au travail. I'll be riding shotgun underneath the awesome énergie C'est la playlist énergie. Playlist énergie. Hit Music Only. Aider la nature Moi je dis toujours, quand on veut, on pneu. Je prolonge la vie de mes pneus, et pas qu'un pneu. Du coup, je réduis les émissions de CO2 de ma voiture, et pneu à pneu, la quantité de déchets. et J'économise aussi l'énergie à chaque fois que je pneu Vous savez quoi C'est comme ça qu'on va sauver le monde. excusez du pneu. J'en ai fait ma devise. Et c'est pneu dire que mes efforts contribuent à un meilleur environnement. Bon allez, sérieux, combien de fois dois-je répéter le mot pneu pour que vous vérifiez enfin l'état de vos pneus C'est super important pour l'environnement. Pourquoi et comment Découvrez-le sur contrôlezvopneus.be. Un bon conseil de récite ailleurs.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 Chez Carrefour, nous pensons que tout le monde a droit au meilleur. Surtout ceux qui aiment en avoir plus pour leur argent. Alors uniquement c'est vendredi et samedi, dans tous les hypermarchés Carrefour, à l'achat de 100 euros, recevez gratuitement 6 canettes de 33 cl jupilaires pure blonde. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse.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 Tom Co, Votre animal et vous. Ah, la famille et les amis. Ils sont toujours là quand on a besoin d'eux. Même lorsqu'il s'agit de financer son entreprise. Moi, par exemple, c'est grâce à mon oncle Tom que mon projet a vu le jour. J'avais une idée et lui un peu d'argent de côté. Et grâce au prix-coup de pouce, on a rapidement trouvé un accord. Le prêt coup de pouce permet aux particuliers de prêter de l'argent aux entreprises et indépendants en Wallonie tout en bénéficiant d'un avantage fiscal. Et ce, quel que soit l'âge de l'entreprise. Le prix-coup de pouce, mes proches s'investissent les infos sur precoutepause.be, une initiative de la Wallonie. Faites le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un picard sur votre route. Les surgelés picards, chaque jour a un goût nouveau. picard.be. 7 51 sur énergie Calvin Airis qui va arriver dans un petit instant. Je vous donne toutes les infos concernant le retour des Spice Girls. Avancez un petit point sur les routes Aurélie. Des ralentissements. Trevor, les Wolus Saint-Etienne sur le 40. Vous perdez 28 minutes sur le 400. Comptez 17 minutes en plus entre Oulart et Odor Game. Sur le ring extérieur, ajoutez 15 minutes entre Waterloo et Oulart. Et puis au sud du pays, comme tous les jours, entre Stockham et... et ça coince Niche Serpe-niche C'est toujours la bague Ça 31 minutes en plus oh, là, pff, oh, là, là. Courage les amis, on est là, courage NMG. Are you drunk or not? Now to judge what I'm doing Are high enough To a skill that I'm ruined Cause I'm ruined Is it late or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 dans petit instant, c'est lunch monnaie Lewis, ça vous allez adorer ce morceau c'est whipped it il est terrible vous allez le découvrir dans quelques minutes on va parler des Spice Girls Hey wanna be Spice Girls c'est ce qu'est-ce qui amène d'autre aussi c'était quoi oh je sais pas baby baby bounce mama Ah ouais, ma était trop bien. Mama, ma, I love you. Oui, c'était plus ou moins ça. On était clairement dedans. Hein. Oui. Les Spice Girls. Enfin, pas dans les Spice Girls. Ouais. Oui, <rire> On parle d'elle ce matin parce qu'elle vont être de retour, les copains. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. pour vous, peu importe. Si. Oui, pour, pour moi, ça veut dire beaucoup. Mais pour moi, <rire> <rire> Mais pour moi ça veut dire beaucoup. Euh, les Spice Girls. Ah no eh ouais, c'était celle-là que j'ai fait. Really, really oh, j'adore les Spice Girls qui sont de retour les copains euh, et alors, par contre bon il euh, y aura pas il en manque une je vous le dis il ouais, ah, qui dit, la tronche. il manque eh. vos euh, poche Poche. Pourquoi Poche sais, Elle s'appelait Poche C'était Poche ah, Poche Spice ouais, poche Ah j'avais oublié Ah je savais pas Son nom ah, Spice ouais. Ils avaient des noms Spice C'était poche. poche Spice euh... Il y avait Sporty Spice Baby Spice Il y avait Melby Melcy Emma et Jerry Voilà Ça ce sont les nouvelles ouais. Spice Girls Donc sans euh, Poche Sans Poche euh... <rire> Elles ont des jupes <rire> Elles vont toutes les quatre Partir en tour On euh... est Ce qui est dommage quand même Parce que Victoria Beckham Je trouvais que c'était la plus chic Des Spice Girls hein. Franchement ah, là, la, Une, une, une des plus, plus jolies C'est pour ça qu'elle s'appelle Poche ah ça veut dire chic. Ah ah je sais pas. Ah, je pas poche. En, oh. plus, en anglais ça veut dire chic. Yes. Ah, c'est sympa euh, quand tu veux faire un compliment. Eh hey, tu es poche, <rire> <rire> hey, <you're really> poche. <rire> Tu dis tu dis ça en français il va dire non je peux je peux c'est <rire> <rire> oh, ça. Je sais pas. mérite 5 euros hein. Oui, j'avoue mais j'ai pas le son donc désolé je les mettrai pas. <rire> Et donc ouais, de retour en tournée les Spice Girls, ça c'est génial et euh, les places vont être à vendre à partir de demain. Les ah, Il va falloir être paquet. Ah mais je pense que honnêtement, ça va en quelques secondes, ça va partir. Ouais, en quelques minutes même pas, enfin ça va aller très très très vite. Mauvaise nouvelle, bon elles passeront pas par chez nous les, les, les, les Spice oh. Girls. Ouais, oh. mais pas loin hein. Désolé. Au euh, oui, UK. Bah, UK euh, forcément. <musique> Allez, on s'en <sort musique> <fait un> fucking. <musique> <musique> If you wanna be my lover Dans un instant, on chante pour Frisco Encore et toujours non. Ben oui, c'est ouais. son anniversaire Ah, tu veux la chanson On, on va bien. refaire Oui, Lunchwood Lewis avance We can go all night so don't be shy I'm about to blow your mind viagati mi de shau som you go som you threefold you ain't never heard that like this before Bruce Lee womanman well, I got the glow got the hands in the air when I'm at the show oh, yeah. black rock girl that body woke whoa I love when you move slow Smooth. I love when you take it low real girls get down on the flow you know I Woo. whip it real good whip it whip it real good front day back to yo cause she know I got the good wood high big because a car ain't in And you can't see me cause the window tinted ain't that you want girl go get it cause a car masters big got no nothing win Yeah. Child, let it whip And whip no, no time to trip Child, ay. so move your hands Move your slip. When you're lonely Said you got some to show me Give it to you how you want it Then the cheese in the morning You got a smile that's hard to miss But well, the booty so fat make it hard to sit I, I got bands like the parliament Treat your body like a brick It ain't hard to flip I Whip it real good Whip it, whip it real good you man can't do it like I could Leave that boy missing like Bigfoot Jump in, we about to take off And the rim's so clean But the leather's so soft Let your head down and cool Got no top to party Don't stop We don't what we want Ah oh yeah. Yeah yeah. Ah, il est énorme, énorme surprise. Oh yeah, Allez, bon vendredi, tout le monde ce weekend. pas encore le duel énergie qui arrive à Winter 5, 1000 mégas, c'est like Mike et c'est l'anniversaire Frisco Barf Day Time. Assure. Ouais, oui, encore Barf cool. pour surprise. Ouais. Bélisol vous donne aussi des conseils gratuits chez vous. Ainsi, vous êtes sûr de trouver des châssis et portes à votre goût et dans votre budget. Bélisol. Prenez vite rendez-vous sur bellisol.be 8 en 1 sur énergie. Dimitri Vegas et Like Mike, c'est ce qui arrive côté étonnel le du L'Energie. Avant ça, voici la météo. Un temps généralement sec avec de belles éclaircies. Si c'est ce qui nous attend aujourd'hui. Côté température, entre 11 degrés de fan et 15 degrés partout ailleurs. On s'informe, l'actualité de ce vendredi 9 novembre. Et pour nous en informer, c'est Aurélia, donc on se retrouve. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. C'est la journée mondiale de lutte contre le harcèlement scolaire. En Belgique, un enfant sur trois, on serait victime de près ou de loin. Pour détecter le harcèlement, il y a quelques signes, des maux de ventre, des migraines, des angoisses ou encore des scarifications. Pour lutter contre le phénomène, un fort jeune encourage les victimes, mais aussi les témoins à parler, que ce soit aux parents, aux amis ou aux professeurs. Je vous rappelle aussi à l'existence du numéro gratuit 103. Il s'agit du service Écoute Enfant. La distribution du courrier est toujours perturbée. Aujourd'hui, ce sont les facteurs qui arrêtent le travail. Hier, la direction a rencontré les syndicats. Des syndicats qui confirment que des propositions concrètes ont été faites. Elles sont actuellement évaluées.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 La Belgique c'est l'Atomium, le Manneken le chocolat, la frite, la fricadelle et le 69 sur l'ergie. Ah, tu vois, ça Richard, je l'aurais plutôt mis avec la pluie, les embouteillages, le gouvernement, ces choses là quoi. Bonjour Bonjour On est de retour. Euh, c'est quoi déjà le truc on, on, euh, ah. Berlin, finis Mais non On est de retour pour vous jouer Je ah oui, un mauvais, mauvais tour. Un la Team Rocket Jesse, James, <rire> la Team Rocket, plus rapide que lumière. Rendez-vous tous où ce sera la guerre. Oh oui, la guerre On non. est là, c'est du matin, il est sanglé. Frisco fête son anniversaire aujourd'hui. Ouais. On a décidé d'aller au Quick's Midi. Trop bien Ah bah oui, on va faire son anniversaire avec des petits chapeaux, des coutillons et tout, ça va être génial. Vous pouvez venir avec nous si on vous invite les FIFO, ou s'il y en a qui veulent venir manger avec nous un petit Quick's, vous invite, hein. donc c'est nous qui payons tout, et euh, comme ça, voilà, vous venez avec nous, manger un petit quicks midi gratos, ou faire parler à princesse, et puis vous voyez Frisco. Se limiter à un menu, hein, les gars, déjà. Oui, c'est dé... okay. oh, On va pas commencer, hein <rire> Non, je déconne. Il ah, bon, attends, ça, ils mais... prennent ce qu'ils veulent, hein, oh, Ils mais veulent oui. un Magic Box, ils prennent un Magic Box, hein ah, c est c est exact, mais Ça sera Magic Box pour tout le monde. <rire> <rire> euh, voilà, appelez euh, Tiffany au standard 0800 23456, c'est un numéro gratuit pour nous avoir, et comme ça, vous venez avec nous tout à l'heure, euh, voilà, vous de l'appelez, c'est à Bruxelles, c'est ici, à côté de la radio, pas loin de 2 3, 4, 4 5, 5, 6, 6. Très simple. Et c'est gratuit, donc euh, passe un petit coup de téléphone maintenant Comme ça vous venez manger avec nous ce midi Nous allons chanter, les crooners sont de retour Et c'est pour toi mon Frisco que nous chantons ce matin oh, trop bien Et en plus tu vas voir, tu chantes avec nous Ouais es dans la chanson Quand t'étais petit, oh, ouais. c'est trop mignon oh, J'ai hâte, allez Allô Frisco, Frisco On est tous là pour toi C'est ton anniversaire On a, a quelque, quelque chose pour toi ah, J'espère que c'est du boudin Parce que j'ai très faim blanc ou du noir, hein, je serai pas difficile Mais oui, t'inquiète pas On a pensé à toi Et à ton estomac Dis, après on va pas faire du sport C'est mon anniversaire quand même Et rassurez-moi, vous avez pensé au gâteau pour le dessert T'inquiète pas, y aura tout ce que tu veux Parce qu'on t'aime et qu'on voudrait Que tu sois heureux Oh merci les copains, vous êtes trop gentils Surtout Tiffany, je dois dire qu'en ce moment On s'aime à la folie euh... <rire> <rire> Oh Frisco, t'es trop chou T'es notre rayon de soleil Il faut, Il faut met de, le... de la crème De la crème Il en aura sur le gâteau <rire> Et les cadeaux Vous y avez pensé Vous allez m'offrir quoi C'est le frisco Qu'on aime Un ami pour la vie Un mec en or Sympa Toujours là pour Tous ses copains Dès quelqu'un de Avec ton on marre bien surtout une chose rien je suis toujours là merci merci merci, ah merci merci merci merci et par contre euh, si j'avais une voix comme ça étant petit euh, je serais pas arrivé à la radio <rire> <rire> voici Dimitri Vigas c'est Like Mike bon anniversaire encore mon merci, copain merci mon pote 8h07 Duel Energy qui arrive juste après on est un peu en dehors je oui, vous oui, bah, pas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 And I'ma always give my all, yeah Haters talking down, they wishing that I fall, yeah. Every time I get a chance, know that I ball, yeah. Anytime I need my game, they're right there for me. I go hard, yeah, from the start, yeah. Never tried to rush things, I play my part, yeah. Never said it's easy, they could make things hard, yeah. Every time you see me, look like we performing. I'm a star, yeah, living large, yeah. Look at me like a boss because I made the car yeah. Had to slow it down, I had too many bars, yeah. now I Got a young and Dans un petit instant ces z'aide qui arrive sur énergie Voici le rendez-vous, comme tous les jours, 8h05. J'aime bien qu'il est 8h10. Pas oh. du tout, Anton. Voici le Duel Énergie. Le Duel Énergie. Avec une maître du duel qui, quand même, est en train de nous dépouiller, je vous le dis. Ah, clairement. 1300 euros dans sa cagnotte en trois participations seulement. Elle s'appelle Colline, elle a 26 ans et elle revient ce matin. Bonjour, Colline. Hello les fiffous, joyeux anniversaire Frisco Merci Coline hello, hey hello, hello Coline Coline, on rappelle qu'est-ce qu'elle fait Oui, Coline qui travaille comme consultante chez Dupont. Elle fait du tennis depuis 6 ans et elle est aussi monitrice bike Ah bien ça, ça, ouais. nous, ça nous ferait du bien. <rire> Colline, ben, elle su... est cours, elle est mon cours. Ah <rire> C'est quand euh, Le jeudi soir et le dimanche matin. Ah, je vais opter peut-être pour le jeudi soir, alors. C'est le dimanche matin. Moi, je vais opter pour le samedi, comme ça. Oh, il n'y a pas c'est dommage. Colline, ce matin, c'est Sandra qui vient t'affronter. Oui, Sandra, qui travaille dans un hôpital. Elle a deux enfants de 8 ans et 4 ans qui s'appellent Joshua et Alana. Elle aime lire et sortir boire un verre avec ses amis. Bah oui, quand elle a le temps, c'est sympa. En ce moment, elle regarde la série Swat et The Good Doctor. Et puis, elle adore la dernière de Calvin Harris. Je pense que c'est celle avec Sam Smith. Ah oui, Promises être ouais, Très sympa. Bonjour, bonjour, Sandra. Salut tout le monde. Salut, salut Sandra. Salut. J'étais un peu déçue. Normalement, elle dit attention. Hein, euh, oui. euh, eh bien, Sandra oui. va t'envoyer euh, un truc dans la figure. Tu vas pouvoir t'en remettre. Eh bien, si tu veux, euh, Colline, tremble puisque Sandra <rire> va te mettre une petite balayette et te mettre un carreau au passage. Bim <rire> Sandra, Colline Nous allons jouer ce matin Un duel énergie en blind test spécial Chimp Monks and Minions Quoi vous voyez Quoi les dessins animés Les mignons ouais vous voyez les Chimp Mugs ouais. oui. C'est moi très aiguë qui parle super vite Et Qui parle très très oui. vite Et ben c'est cette version-là Ils ont chanté pour nous des okay. titres énergie Et il va falloir mmh. retrouver l'artiste mmh. Ça se complique un petit peu Je vous le dis Mais tout est jouable Tout est faisable Tout est envisageable 5 extraits, 100 euros par extrait, donc jusqu'à 500 euros à vous faire peut-être aujourd'hui. On rappelle la règle importante, de votre buzzer, c'est votre prénom je suis sûr qu'il y en a qui sont dans la voiture qui font prénom <rire> c'est sûr c'est sympa même mais oui. euh, ils jouent même pas et, pas et prénom, là, que, que tu sais. viens de leur faire remarquer ils sont en train de rire, oui. <rire> alors surtout si vous jouez dites votre prénom dans la voiture aussi ouais, GG euh, euh, le retour de GG voici les 5 extraits les filles je vous souhaite bonne chance et, euh, et on y va donc spécial Chipmunks mignon c'est un peu compliqué vous allez voir mais il nous faut tout simplement le nom de l'artiste on est gentil on vous demande pas le titre Premier extrait, c'est parti. <médicatrice> Colline. Euh, mm -hmm. Marc Robinson. et, et euh Ah, je sais plus son nom. Oui, j'ai oui, tu es. Marc Robinson, tu as dit Mais oui, il fait pas un duo avec C'est de... Marc enfin, enfin Attends, c'est on... ça, ça, ça, ça, ça, bap, ça p... Sandra, <médicatrice> Une là idée son ou pas Euh, non, pas du tout Pas du tout bon. J'ai reconnu vers la fin C'était Mark Ronson. Ouais. Ah, Ronson Parce que ouais. Mark Robinson c'est un mannequin indien <rire> <rire> Avec Bruno Mars C'était Upt Funk Je vous le ferai écouter quand même parce que ça a été rapide Eh ben, c'est pas grave, 0-0, c'est... Voilà, on continue. Euh, deuxième extrait, les filles, c'est parti. Colline. Oh, oh, Colline, ouh, ah. sur la, sur la, sur la, le filet, hein. on t'écoute, Colline Patel Bazooka <rire> Eh, Colline, elle est... Non, le meneur nerfe, c'est bon. Moi, <rire> elle est très forte, Colline, bonne réponse ouais. écoute quand même parce que, que vous vous dites pas ou c'est quoi ça revainc que... on y est, on y est je suis désolé, euh, me cherchez pas des, des histoires, on y est et eh ben ça fait 100 euros pour toi Colline encore, braquage de Colline <rire> ça ne va plus s'appeler le duel énergie, ça va s'appeler le braquage de Colline <rire> voici le troisième extrait qu'il dit <rire> C'est magique, on va le remettre euh, Personne n'a trouvé, bah, il est pour vous tiens Celui-là les est fou parce qu'il y a moyen de le trouver quand même Vous envoyez Duel plus la bonne réponse Par SMS au 78 Si vous avez trouvé, euh, trouvé l'artiste qu'on cherche On réécoute Oh il y a moyen, <rire> y a moyen. Oh, ouais. kékou, On nous dit Diams euh, au, au 78 Non c'est pas non. Diams, c'est tout récent C'est récent, c'est du rap, c'est ah, ouais, français Euh, elle allez euh, elle est, elle est loud euh, ah, bah, bah. allez vous envoyez duel plus la bonne réponse par sms au 78 euh, du cadeau aussi pour vous Colline Sandra on y retourne voici le quatrième extrait on va du non! Personne non plus pourtant celui-là il était il était, était euh, mignon, accessible ouais. c'est les minions la, la, la banane qui roule Oui ils ont changé <rire> les paroles apparemment Ouais un petit peu bah c'est les paroles minions ouais, c'est les paroles de minions tu croyes ouais. qu'ils chantent comme ça On, ça. on écoute C'était soprano remets mon nez rouge Sandra Sandra, Sandra Oui Oui ça. Euh, Non, non, euh, je, non. Ouais, oui, je bah oui, oui on savait. <rire> on remarque que ça, ça va. <rire> Allez, c'est le dernier extrait, Sandra. Il est peut-être pour toi, j'espère. Euh, en oui. tout cas, Colline, c'est pas une arasia aujourd'hui. Ah non, elle s'est aujourd'hui. Mais tant mieux, tant mieux. Ça, ça arrange nos <rire> finances, je te cache pas. Voici le cinquième extrait et le dernier. Je les chèvres, j'en suis trop fière. Oui, je les aime, je les aime. Oh bah non Bah dis-donc dis euh, Bah personne, c'est bien. c'est Sandra, ça a été dur ce duel pour toi euh, Mais non, euh, là franchement, on ne veut pas. Vous savez quoi euh, Je suis gentil, je, je je le donne au fifou, mais je le donne en version normale. Vous envoyez duel plus la bonne réponse au 78 si vous avez reconnu ceci. Au diable toi et tes apôtres m'en vais. Allez, facile. Vous avez l'artiste. Duel plus la bonne réponse, 78. Facile, facile. Ouais. et hey, Je réécoute le, le, le mode mignon. Je les chèvres. J'en suis trop fière. <rire> Eh bah voilà, drôle. et c'est pas mal, c'est pas mal. On vous donne les réponses dans un petit instant. Le temps de dire au revoir à Sandra. Bisous à toi Sandra, on te souhaite une belle journée. Merci, bisous. C'est à Sandra. Et merci d'être passé d'avoir tenté ta chance Sandra, on t'embrasse très fort. Bisous bisous. bisous euh bisous. et Colline, reste notre maître du duel. Ouais. Oh avec ce matin euh, avec à applaudir j'aimerais j'aimerais m'applaudir. Applaudissez Ouais, oh ouais Colline Donc, tiens, que je dise pas de bêtises Elle nous a trouvé euh, Fatal Bazooka Et c'est tout Donc ça fait 100 oui. euros de plus Ça fait 1400 euros bon oh hey, C'est pas mal, c'est un bon montant On, On va, va pas bouder pas son pas plaisir T'as ah, ouais. déjà une petite idée de ce que tu vas faire avec ou pas encore On construit une maison donc euh, l'argent est le bienvenu. Ah bah tu m'étonnes. <rire> on va construire une autre maison à côté hein, <rire> la piscine. Ouais, tu sais quoi On mettra une brique 69 vraiment avec le logo comme ça tu te souviendras de oh, bien. Mais ouais. Faut qu on qu'on trouve un truc 69 à mettre dans la baraque hein, les gars, je vous le dis hein. Avec un marteau et un burin, on grave 69 dans la non, pierre. Non non, on donne Tiffany direct. <rire> oh, <c 'est> super. <rire> on te fait une très belle journée en colline à bientôt. Ah oui. Et pas bientôt, à lundi oui, je suis débile. lundi oui, Tarson no, Colline. Bonjour, uh, on cherchait tout à l'heure celui euh, c'était lequel C'était C'est premier eh ouais, non, dans les deux l'autre qu'on cherchait Il y a eu des bonnes réponses Qui sont arrivées quand même Par SMS Il ouais, faut bouger pas Z qui arrive dans un instant PE qui est déjà dans studio Mon PE ça va Ouais <rire> Il est on fire C'est le débrief de PE Qui arrive juste après Tu déconnes Ouais tu déconnes Tais-toi C'est le <rire>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 C'est la bibliothèque. Et voici le son dont vous profitez quand vous n'avez plus de data pour écouter votre musique préférée. Soit, vous aimez le du pic de votre voisine. Soit, vous prenez un abonnement Aigle avec data illimitée pour 40 euros par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. 74% des Belges réfléchissent plus d'un mois à leur nouvelle cuisine. Une nouvelle, Ixina prolonge jusqu'à fin novembre son offre de 3000 000 euros de réduction. Ixina Infos sur Ixina.be Et ça va mieux avec Céline Ben, m'a quitté. Oh là là, mon pauvre Ah mm. oh, mais tu sais, une de perdue 10 de retrouver, ouais. Et puis l'herbe a toujours l'air plus verte ailleurs, mais à chaque chose malheureux est mm bon. -hmm. Alors tu prends le tour par les cornes, ta ouais. seconde vie commence maintenant. Ouais. Ces conseils ne vous êtes pas. Bon, vraiment. Écoutez ceux d'un psychologue, à la Mutualité Chrétienne, on vous rembourse 180 euros de consultation par an. La solidarité, c'est bon pour la santé. Chez Carrefour, nous pensons que tout le monde a droit au meilleur. Oui, même ceux qui font toujours déborder plein de Prosecco en le servant. Ah. Alors jusqu'à dimanche, dans tous les magasins Carrefour, le Prosecco four doux et brut est en une bouteille plus une gratuite. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Oh. Dans un petit instant sur l'énergie, on va écouter Z, le débrief de PE aussi, car il fait the time for you, Frisco. Bientôt eh, Oui, bientôt, bientôt ah. ça arrive. Un petit pense sur les routes, Aurélie. Alors, alors, on va commencer par quoi Ce véhicule en panne, par exemple, sur le 40, il se trouve à hauteur de qui en direction de Bruxelles et bloque la bande de droite, évidemment. Euh, ça provoque des ralentissements, 25 minutes en plus à partir d'Everley. Sur le 400, on se 19 minutes en plus entre Houlart et Odor Game. Sur le ring extérieur, vous ralentissez entre la la Ulp et Houlart. Comptez 20 minutes en plus et au sud du pays. Rappelons-le, comme tous les des jours vous ralentissez Herbe. entre 13 token et c'est un ajouter 32 minutes <rire> énergie Digital! instant, c'est David Guetta qui m'est arrivé sur énergie avec Anne-Marie dans Leave Me Alone. J'aime beaucoup ce morceau. Ah euh, ouais. Guetta qui sera tiens d'ailleurs aux Energy Music Awards ce weekend. On vous rappelle à Cannes, c'est demain, demain en direct sur TF1. Ouais. La 20e cérémonie des Energy Music Awards avec Nikos au platine. Euh <rire> pas au, pas au platine, <rire> je crois pas. Euh, en tant que maître de cérémonie et euh, ouais, j'aime beaucoup moi ça les Energy Music Awards. C'est un truc c'est très mignon. Mais avant de bosser ici, depuis tout petit, c'est le truc chaque année, tu vois, c'était ma petite soirée. C'est vrai ouais. Les Energy Music Awards et, et c'est bizarre parce que Malana avant euh, qu'on se rencontre elle c'était pareil. Elle se fait tous les ans c'était aussi sa soirée mais c'est euh, pareil NMA, moi, moi quand je suis arrivé la première fois chez Energies c'est enfin énergie pour moi c'était les Energy Music Awards tu vois c'était euh, c'est la vitrine quoi tu vois et quand tu arrives ici tu es là tu fais oh, c'est c'est qui s'organise les NMA. Ah ouais. alors allez voter parce que vous reste très peu de temps les copains c'est jusqu'à début daprès je crois pour pouvoir voter ouais, je pense pour vos artistes, artistes préférés. Euh donc foncez maintenant energy.be et on aura les réponses demain aux Energy Music Awards et j'en vie beaucoup Tangui. Euh, notre camarade là qui fait euh, juste après nous qui part ce week à Cannes pour oui. vous faire vivre les en... coulisses aujourd'hui c'est pas, pas lui c'est ah, il... pas lui qui fait l'émission qui parce qu'il qu part, part. d'habitude oui, je parle oui je mais, parle euh, bien, oui je mais... en règle générale c'est lui qui est là juste après nous tant ouais. et qui en effet aujourd'hui part à Cannes au Levénard Oh, je l'envie, vraiment, parce que pour y avoir déjà été c'est quelque chose de magique, quoi. Ça ouais. va être bien. Ah, ouais, franchement, ouais. Ça ouais. va être très bien, même. Ah, oui, oui, puis alors là, les filles, mon pote, euh, elles lâchent tout. Hein, pour... Ah, tu sais, hé, hey, tapis rouge, monter des marches, <rire> ah, Alors, je peux te dire que là, vas-y, qu'elles font péter les robes euh, de, de... pas de premier prix, tu vois. Ah, ça... Quand j'y ai moi, j'ai vu Paris Hilton. Arrête. Ouais. Ah, ouais, ouais Et le chien aussi ouais. euh... Il y avait son chien. Ah, bah, ça, forcément, c'est son sac à main. <rire> <rire> <rire> Et depuis qu'elle a l'iPhone 8 plus, il rentre plus dedans. Elle met oh tout dedans. Euh, je suis genre. c'est sans méton à chaque fois elle est, quand elle cherche un truc. Euh, Allez, fais pas euh, pour, hein, maman, dis donc. <rire> euh, pardon. <rire> euh, Non mais c'est très bien <rire> Non mais c'est vrai Il y a une pléiade de stars C'est un truc de fou Et je vous jure cane à ce moment là C'est tous les cannois euh, Canoises tu sais C'est un peu comme Dans le BYU finalement euh, tu as toutes les mamies Tu vois qui sont là Au balcon Et ouais, qui, qui, qui regardent regarde. La montée des marches euh, C'est vrai C'est très très très mignon A ouais. euh, voir donc Ne loupez pas ça Samedi soir sur TF1 Et en plus vous nous verrez Je vous en dis pas plus mais vous nous verrez. Si vous regardez en Belgique TF1 en Belgique hein, en France ça marchera pas. Que en Belgique, si vous regardez TF1 un samedi soir, énergie Music world, vous nous verrez. Trop chouette mm -hmm. et pas qu'une fois, ouais. fois. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Ah oh, c'est chouette trop. Oui ça dit trop Eh il faudra regarder Samedi soir <rire> L'énergie musical Tu sais ce qu'on peut dire Faites des photos Au moment où vous nous ouais, voyez ouais. Et vous nous envoyez Sur le groupe des fifous euh, Sur euh, Facebook Bien vu ça moi Jerem Vous faites ouais, comment un print screen De votre écran Vous prenez en photo L'écran de la télé ouais. Quand vous nous voyez et, euh, et vous nous mettrez ça Donc sur les, les réseaux sociaux Insta, euh, Facebook Je vous le dis C'est les fifous du 6 sur énergie Pour nous retrouver David Guétane, Marion écoute ça Jason Derulo Et birthday de time Oh Ça va arriver Et le débrief de PE sur énergie Bougez pas last portion was my head for you catch the sunrise fix some scars we share with white light i got the keys to heaven now bays all around in the gum of my spinning i got the keys to heaven now bays all around and the gum of my spinning i got the keys to heaven now bays all around and they got got the gum of my spinning i don't need like doors just open wide Doors mm, open wide Don't let's walk in le plan de travail et même les poignées de la même couleur rien n'est impossible avec mon rêve ma cuisine c'est le débrief de pe qui arrive dans un instant on adore vraiment ça va être, être toi c'est bon ça juste après la météo un temps généralement sec aujourd'hui avec de belles éclaircies côté température entre 11 degrés haut de fan et 15 degrés par ailleurs vendredi 9 novembre voici l'actu on s'informe, c'est avec aurélie adore bonjour aurélie Bonjour Marco, bonjour à tous. Les facteurs se croisent les bras aujourd'hui. Ils participent à la grève tournante qui a commencé il y a quelques jours. Une réunion a eu lieu hier entre direction et syndicats. Les syndicats affirment que de bonnes propositions ont été faites. Elles sont actuellement évaluées. Une nouvelle réunion est prévue lundi en matinée. Rappelons que le conflit porte notamment sur le manque de personnel. C'est la journée mondiale de la lutte contre le harcèlement scolaire. Chez nous, un enfant sur trois serait victime. De près ou de loin, ça va des moqueries aux insultes, en passant aussi par les violences physiques. Quelques signes permettent de détecter le harcèlement. Par exemple, les maux de ventre, les migraines, les angoisses ou encore les scarifications. Pour lutter contre le harcèlement, un fort jeune encourage vivement les victimes, mais aussi les témoins à parler, que ce soit aux parents, aux amis, aux professeurs. Je vous rappelle aussi l'existence du numéro gratuit 103, Il s'agit du service Écoute Enfant. Mieux manger à l'école, c'est l'objectif du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il va investir 800 000 euros pour améliorer les cantines. Il lance d'ailleurs un appel à projet aux établissements pour qu'ils favorise une alimentation saine et durable. Saint-Nicolas risque de faire la grimace. Les enfants préfèrent les écrans aux jeux et aux bonbons. C'est ce qui ressort d'une étude menée dans 10 pays européens. En moyenne, les petits Européens passent 2h30 de leur temps libre sur une tablette ou un smartphone. Ils jouent dehors une demi-heure de moins. Les Britanniques sont les plus accros aux écrans. Les Espagnols sont les moins assidus. Précisons encore que l'âge moyen pour avoir son premier appareil connecté est de 9 ans. En face au sport, en football, on jouait la quatrième journée de l'Europa League hier. Genk et le Besiktas se sont quittés sur un partage 1-1. Le Standard a perdu son match 2-1 face à Krasnodar. Et puis Anderlecht s'est incliné 2-0 face à Fenerbahce. Un résultat qui fait que les Mouves sont éliminés de la compétition. Toujours en football, on débute la 15e journée de championnat ce soir. L'Antwerp rencontre au stand début du match à 20h30. Et puis je vous rappelle que c'est aujourd'hui que Roberto Martinez va va dévoiler sa sélection pour les matchs face à l'Islande et la Suisse. Des matchs qui auront lieu à domicile le 15. En extérieur, le 18 novembre, on compte plusieurs forfaits pour ces matchs. Ceux de Wurtungen, Vermalen, De Bruyne, Dembélé, mais aussi Benteke. Papa, si tu mets pas le 69 sur énergie, je rangerai plus jamais ma chambre. Le 69 sur énergie. Ta gent mon petit rébellion, rebélion, 833, bonjour <rire> Bonjour Dans un instant, c'est le débrief de pu qui va arriver sur énergie. Bored des Times avec Frisco. C'est son anniversaire aujourd'hui. Ah, oh, j'ai peur. On a encore une surprise. C'est vrai Ah grosse oui. surprise. Là. Avant de bosser, ah, on met le paquet là. On donne tout là. Ah Tu m'apprêches.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 I've on TV, I've it on TV.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 You're welcome. avec Goodbye c'est ce qu'on va écouter dans un petit instant avance à 8h35 waouh on est à l'heure c'est un truc de fou comme tous les vendredis à 8h35 c'est le débrief de Monsieur Peu s'il vous plaît fou, comment je suis content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, j'ai calculé, c'est un jour un peu particulier parce qu'aujourd'hui, depuis que j'ai commencé à faire des chroniques sur énergie, ça fait pile poil 8 kg de plus. Allez, jingle P.E. et sur énergie P.E. et sur énergie chaque, chaque vendredi dans le 6-9 Eh oui, oui c'est pas, pas une blague, j'ai pris 8 kg c'est énorme. Vous savez ce que c'est, 8 kg 8 kg c'est le poids du nez de Charles Michel. <rire> sérieux Sérieux le... <rire> Sérieux, le nez de Charles Michel est tellement imposant Qu'on pourrait y loger les SDF de Bruxelles Ça, évite, ça éviterait qu'à l'avenir Certains meurent de froid dans les rues de la capitale Boum, hashtag je dénonce Alors, avant de, de commencer dans le vif du sujet Petit mot sur le week-end dernier car il s'est passé énormément de choses Samedi, j'ai croisé un musicien de rue Qui jouait vraiment mal Mais vous vraiment, on aurait dit du Black M, mais en mieux et, et dans un élan de générosité Je me suis dit, allez, je vais lui donner une petite pièce Je vais faire mon bon geste de la semaine Je vais dans ma poche et là je sens Une seule pièce. 2 euros. Vous avez déjà regretté un geste de charité et Moi, je me disais, non, attends, ça vaut pas deux euros ce qu'il est en train de faire. Vous savez, c'est quoi 2 euros Deux euros, euros c'est deux chansons téléchargées sur iTunes. Et moi, je me voyais mal télécharger deux fois ce que le gars est en train de jouer. Mais bon, il m'avait vu aller dans ma poche, donc je voulais pas passer pour un connard. Alors, je lui ai tendu les deux euros en disant, excuse-moi... T'as le champ sur 2 euros <rire> Je plaisante, je plaisante, je ai rien donné. Alors, sinon, sinon j'ai vu que Jean-Marc Nollet allait rejoindre Zakia Ketabi à la coprésidence du parti écolo, et je me suis dit Nollet, ça fait pas très politique comme nom, alors que 22 buts. Ça le fait beaucoup plus, hein. en politique, 22 putes, c'est plus un nom, c'est un titre. Exemple, Charles-Michel de put ça marche très bien. Et pour finir en beauté avec le week-end dernier, direction l'Angleterre, où une femme assure avoir eu plus de 20 relations sexuelles avec des fantômes. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, elle, quand elle baille, c'est pas de la fatigue. Je dédicace... Je dédicace cette bonne à Frisco qui fait de son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire mon grand. Merci Alors vous allez, oh, je dédicace celle-là, les dégueulasses. Mais c'est pour ça. <rire> allez, le débrief lundi. La, la cour d'appel a ordonné le roi Albert 2, euh, enfin l'ancien roi donc à se soumettre à un test ADN pour savoir une bonne fois pour toutes si Delphine Boyle et bien sa fille. C'est sûr que si on devait se baser que sur le visuel, il y aurait aucun doute hein, quand on voit la tête de Delphine et la tête d'Albert, la première chose qu'on se dit c'est si c'est pas sa petite sœur, ça doit être sa fille, voire son fils. Oh, attends, sérieux. Sérieux, moi oh. la première fois que j'ai vu Delphine, je me suis dit tiens, Philippe a un frère jumeau oh. bon. Alors Delphine, c'est un peu devenu le Voldemort d'Albert II, celle dont on doit pas prononcer le nom. À l'époque, Albert a reconnu son adultère, mais il n'a pas voulu reconnaître Delphine. Je ne comprends pas, hein, il a bien reconnu Laurent après ça il pouvait pas faire pire. Oh. Mardi, mardi, c'était les élections de la mimmande aux États-Unis. Qui s'en fout Tout le monde. Je, je veux dire, non mais sérieux, nous en, nous aussi en Belgique, on a eu des élections, on en a pas parlé dans le monde entier alors que c'était hyper drôle. Mon ami Freddy togo a hyper bien résumé les résultats des élections belges, je cite le PS qui perd très gros annonce, on reste la majorité on a gagné, le MR qui perd gros annonce, on a perdu moins que le PS c'est une victoire, le CDH qui perd quasi partout annonce, ce quasi est un signal d'espoir de l'électeur écolo, merde, on a encore gagné et le PTB euh, on doit faire quoi quand on a gagné <rire> et, oui, et oui, en Belgique on a la défaite heureuse, ça s'appelle la victoire surréaliste et en matière de victoire surréaliste la Belgique vient de se prendre une leçon car mercredi On apprenait qu'au Nevada, le code électoral autorisait le maintien de la candidature d'une personne morte. Quoi hein Oui, oui. Ouais, ouais. Une personne euh... morte peut encore être candidat. Et donc, aux élections de la mi-mandat, c'est Denis Hoff, mort il y a un mois, qui a remporté l'élection dans le Nevada avec 63% des voix. Bon c'est formidable. Je me suis dit... C'est ça qui devrait faire au parti populaire Décédés, ils obtiendraient plus de voix <rire> Mais quelle semaine quoi Une femme qui couche avec des fantômes Et des gens qui votent pour un mort je dis c'est bien simple Je me suis dit je ne vais pas lire la presse Et je vais juste vous raconter une anecdote Et une anecdote j'en ai une toute belle Parce que hier j'ai été jouer à Lille Il y avait une ambiance de dingue Et après le spectacle j'ai parlé avec un, un spectateur Il faut savoir que les Français adorent parler de politique Et là j'avoue que j'ai pas été déçu <rire> Attention, histoire improbable mais vraie Après le spectacle, on parle un peu de politique Et un gars me dit « Tu m'excuseras mais je ne connais pas le nom du président des Belges » Moi étant joueur, je lui ai répondu « chef Tuch <rire> » Et Verity qui m'a répondu « J'irai voir sur Google » non <rire> Il y a des choses comme ça dans la vie qui se passent Et qui sont vraiment belles Allez sur ce je vous souhaite une belle journée Et à la semaine prochaine sur Energy le débrief de PE si vous avez envie d'aller le voir sur scène il le faut nous on a été le voir à Liège on a passé une superbe soirée d'ailleurs il y a quelqu'un qui nous a mis un message sur les fifous qui était trop trop mignon elle a, elle a super kiffé euh, aller voir PE à Jean Blou voilà ah on bah, lui fait un gros bisou gros oui, bisou c'est Cindy, Cindy. un ouais, oui. franchement vous allez vous marrer euh, en plus il joue un peu de trompette hein, mine de rien eh, c'est Juliette il, il fait joue jou de la Juliette il fait genre <rire> il... oui, c'est Juliette la trompette il fait genre il joue pas bien mais arrête un peu à d'autres il Euh, ouais, ça, sera, ça sera PE à voir sur scène bah, et notamment quelques dates encore là en Paris le 29 novembre monsieur oui. made in Bruxelles show oui il va faire son show à Paris c'est cool ça avec plein de potes ouais c'est génial le mi j'aime beaucoup cette euh... enfin c'est tous les tous les trimèches quront tous les mois même Euh, euh, ici à Bruxelles tous euh, les derniers l'indémo ouais, ouais, très sympa et ben voilà ils vont à Paris le 29 novembre ça vous va. pouvez y aller sympa ouais, la classe du 11 au 22 décembre monsieur sera à Rennes au café théâtre le Bacchus le Bacchus voilà j'essaie en Bretagne pour ceux qui, qui se, pour ceux qui pour ceux qui se ferait <rire> un petit city trip en Bretagne à ce moment-là voilà, voilà vous pouvez lier vous pouvez lier les deux euh, à Dolat aussi euh, le 25 janvier c'est c'est le 16 janvier à Toulon et à Diverdange je crois c'est ça Diverdange au Luxembourg ah d'accord euh, et ben euh, à ces pardon diferdange le 4 avril euh, PE voilà qui sera sur scène euh, avec énergie merci beaucoup mon PE mais merci à vous oh, c'est un plaisir allez écoutez le podcast energie.be et la vidéo aussi voilà on offre les places vous allez. Tu allez. Vous des places vous voulez allez tu vas des places allez vous êtes des fous eh ben si vous voulez aller voir PE en spectacle on vous offre des places maintenant il suffit d'envoyer les trois lettres n énergie tout simplement au 6081 euro le message envoyé est reçu énergie 78 Euh, dans un instant vite pète des plans ici je vous le racontez pas <rire> Vita Slimane qui va arriver c'est vendredi on finit la semaine ensemble birthday time de Frisco aussi à suivre. oh il a mis son petit chapeau ouais c'est Auré qui me l'a mis oh le petit chapeau à Frisco, Frisco. Photo, petit, chapeau. Un... petit chapeau pointu petit d'anniversaire <rire> je vais mettre la story sur euh, notre groupe Facebook euh, euh, les... Non, les non, pardon pas des groupes Facebook sur Instagram sur story. Instagram non, les fifous du 6 sur énergie pour nous retrouver et vous, vous allez pouvoir venir nous voir aussi les coping on va sur une émission publique euh, ça sera le 30 novembre le dernier vendredi du mois et c'est comme ça toute l'année tous les derniers vendredis du mois et vous allez pouvoir venir voir Jerem en vrai <rire> Pourquoi tu dis ça mais Parce que les la physique spéciale Ça vaut le détour <rire> Il est plutôt mignon hein. Vous allez voir que oui non, mais C'est vrai euh, bon Maintenant c'est vrai qu'on a à l'époque Avec les réseaux sociaux Vous nous voyez partout oui, hein. Mais il faut mettre un physique Sur cette voie quand même Il <rire> y euh... a on m'a dit eh, Je te voyais petit et gros Et pas sympa et je... bah, Sympa merci euh. Et moi les hommes de Il me voit mince Alors, ça me... Merci. <rire> euh, si vous voulez venir avec nous, c'est très simple. Allez vous inscrire énergie.be. Vous verrez nos deux DS aussi. Aurélie de la rédac et dix amis. Euh, les Vénus. Ah, attention, dit Les Vénus, des, que dis... Que dis-je Jupiter <rire> <rire> Bon bah ton C'est ça Si vous voulez venir énergie Energy.2 On vous inscrire Et euh, vous viendrez avec nous Donc le 30 novembre Il y aura en plus euh, Un artiste qui va venir Nous ouais. faire un petit coucou Comme Claudio Capello Qui est venu la dernière fois On a eu Jane la première fois C'est le paramarène Voilà On a un artiste à chaque fois Et, euh, et voilà Donc bah. si vous voulez venir Franchement venez Il y aura plein de surprises Des cadeaux Et on vous offre le petit déj La totale Maintenant on va avoir Des tontons tantines <rire> Des, des paramarènes Des cousins ouais. Des cousins <rire> Tu veux être notre cousin <rire> Ça peut être drôle Vite à C'est ce qui arrive dans un instant et Frisco Depart toi It's birthday Oh purée après, birth, après, birth Juste après maintenant Juste après ça Belle surprise pour toi Il va être ému Il va ouais, chialer ouais, j'espère ouais. Il est temps qu'il chiale Vous savez que votre radio Est allumée sur énergie Parce que vous entendez Les plus gros hits Toute la journée Vos hits préférés journée Toute la journée It's music. Faites place à l'illimité. De Proximus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 Exclusivement ce dimanche 11 novembre Profitez du Singles Day pour faire vos achats en ligne Et recevez 11% de réduction Sur toute une série de produits Frigo, télé, ordinateur portable Et bien plus encore Infos et conditions sur Mediamarkt.be Cet hiver, avec Engie, offrez un coach à votre chauffage. Il vous donnera le meilleur de son rendement. Et 1, allez, on jette son vieux thermostat dont on a plus besoin. Voilà. Et 2, on le remplace par Box. Et 3, regardez comme c'est facile, on fait des économies jusqu'à 10%. Hein Alors Avec Box de Engie, le thermostat intelligent élu produit de l'année, économisez jusqu'à 10% sur votre consommation d'énergie. Commandez Box maintenant. Engie reprend votre ancien thermostat 100 euros. On est là. Okay. Offre et conditions sur box.be. Choisir votre plat dans ce restaurant taille ça vous prendra bien 5 minutes. Et le 214 Mais ça pique aussi. Hein oh. mmh. Savoir si vous pouvez payer votre assurance auto moins cher ne vous prendra dès maintenant que 5 minutes. Faites le test sur touringassurance.be. L'assurance auto est un produit de Touring Assurance SA. Limite et condition sur touringassurance.be. Chez Carrefour, nous pensons que tout le monde a droit au meilleur Même ceux qui ce soit Black Friday tous les jours C'est pourquoi nous lançons le Black Mons Tout un mois d'offres exceptionnelles Par exemple, jusqu'à samedi, tous les livres et BD sont en 2 plus 1 gratuits Exclusivement dans les hypermarchés Carrefour et sur carrefour.eu Carrefour, on a tous droit au meilleur valeur du livre gratuit remboursées en points bonus ah ah. à toutes les fans de beauté, fans de make-up, fans de parfum et de soins En ce moment, moins 15% sur tous les coffrets Planète Parfum, fans de beauté Aussi sur planeteparfum.com Faites le plein d'instants gourmands Il y a toujours un Picard sur votre route Les surgelés Picard Chaque jour a un goût nouveau vita siman dans un petit instant euh, c'est ce qu'on va écouter côté bord des times aussi avec frisco et là tu pense sur les retours et il y a toujours un véhicule en panne sur le 40 à hauteur de térobec en direction de bruxelles la bande de droite et bloqué vous perdez 22 minutes à partir de berè sur le 411 en direction de bruxelles Comptez 21 minutes en plus à partir de ou' et puis au sud du pays e 411 entre sokem et 28 minutes en plus ouais, Je vous rassure, on va pas faire ça tous les jours Quoique C'est chouette, moi j'aime bien <rire> Quoique ça... On en a jusqu'au mois d'avril quand même avec les travaux hein. Ah alors jusqu'au mois d'avril, on vous le fera tous les jours oh, okay. <rire> C'est le 6-9 énergie Le 69 sur énergie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 Sans un signe plus rien de nous deux Je reste digne même si ça fait mal Quand t'es pas là Je sens ta main posée sur la mienne Et le son de ta voix qui traine Je n'ai plus le goût de rien Quand t'es pas là Je n'ai plus rien à perdre Rien à gagner Je n'ai plus de peine Plus rien à pleurer Rien c'est déjà trop Tout me semble faux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 certainement demain lors de la cérémonie des Energy Music Awards c'est la 20 e édition 20 ans déjà de Energy Music Awards rendez-vous demain en direct sur TF1 euh, et en direct de Cannes aussi avec les lus avec Nico ouais, super it's birthday time we sing happy birthday je que je stresse je suis pas bien <rire> fait entrer tout le monde s'il vous plaît ouais un petit gâteau c'est trop oh, bah, le, petit... <rire> oh le petit gâteau pour faire mon frisco anniversaire frisco joyeux anniversaire Merci des amis. 28 ans et t'as un gâteau mignon C'est ouais. pas magnifique ça Avec ça... une bougie j'adore et... et on a du monde au téléphone Bonjour. pour toi ce matin il y a Lili qui est là Bonjour Lili ouais. C'est bon son papa C'est le papa de Frisco Lili On a Rachida, on a Diego et on a Rina Ta copine, toute la famille est là Bonjour. Et après monsieur dit qu'il a pas appelé ma mère Ça va bien la famille Ça va très bien oui. Tout le monde ça est va, là Il y a le frérot, il y a la copine, il y a tout le monde mon pote ah tout tout tout monde, Ça me ça fait plaisir, plaisir mais t'as un fou Il y a qui ouais, On est là frère, t'inquiète Ils sont tous sers ah, pour l'anniversaire mon merci. Frisco Voilà, euh, pour te gâter oh, Tu vas être gâté ce soir oh, ouais. On peut demander à la maman une petite anecdote Oh mais d'office Un petit oh, clash sur Frisco là Euh, vas-y, fais-toi oh, plaisir, allez. Deux... Allez, je te fais plaisir. D'habitude je t'aurais engueulé mais aujourd'hui, vas-y, tu peux. Allez, ton enfant Ouais. À euh, oui. Ouais. Comme tu veux. Vas-y. La vas meilleure. Au cours de gym, euh, il devait courir dans le bois. <rire> <Il devait rire> J'aime bien le commence, il devait courir. Et il devait courir Et deviner ce qu'il a fait se cacher derrière un il <rire> de Et il dépassait pas Sur les côtés <rire> <rire> ai... Quand j'étais petit J'étais mince C'est génial non, ouais, ça, et je, me, je me cachais Et j'attendais que les autres Fassent un tour Comme ça j'avais un tour en moins Et puis je <rire> voilà, Tout ça fait Malala Malala Il y a ton amoureuse aussi Qui est là Rina Ça va Rina Bonjour Bon, bon, bon, bon anniversaire bon Merci et oui, oui, oui. oui. Petite anecdote en live maintenant. Euh tu te détends. Pas donne rien chez moi, okay bon, et, euh, bah, merci en tout cas, Et Diego le frère aussi ce qui bosse, ils bossent tous hein. ils sont quand même pris un peu de temps pour être avec nous ouais, ce ouais, matin. je vois que ça bosse là, il y a du bruit derrière. <rire> ah ah ben voilà, mais Diego, Diego, joueur de foot numéro 96 à la râle s'il vous plaît. Eh oh. ouais attends, on est à la classe quand même on a un joueur de foot de Lara avec nous ce matin. Euh. Ouais. On s'en occupe là, il est sur la route, belles, bah, merci ah, beaucoup. Non, <rire> merci beaucoup en tout cas. Rina, Lili, Digo et Rachida, la famille de Fousco. Bisous. Merci pour bisous, la surprise. Bisous, bisous. Moi bisous, aussi je vous Et puis tous en même temps, il qui qui a dit plus jamais quoi C'est mon frère. Vas-y, Diego. Je lui ai dit qu'au plus jamais euh, il prend l'initiative de faire les courses parce que j'étais malade toute la nuit dernière. Euh, <rire> mais ouais, j'étais faire les courses et j'ai apparemment pris un truc qui ne convenait pas à mon frère. Du <rire> coup, il a été malade toute la nuit. Mais voilà. Eh ben, ce soir, la famille, je vous embrasse. Bisous, merci oh beaucoup. Gros bisou, bon, bon, bisou, bon, bisous. Bisous, Merci beaucoup, merci. Bisous, Aurélie, bisous. Bisous, bisous, bisous. Et, et alors Rachida, la maman de Frisco J'adore Rachida, allez, allez, bah, il... elle a un amour C'est une famille formidable, moi je, je suis fan Et Rachida sera avec nous pour la fête des mamans ouais. Ouais. Et tu sais qu'elle est stressée déjà maintenant C'est vrai et eh bah ouais Bah il faut pas euh, Voilà Rachida ah, Qui sera là non, non, pour euh... Non non Oui oui je serai là Je serai là Mais je suis pas stressée On oh, <rire> <y a> va <rire> pas de nous dire Qu'elle est stressée après le genre De voir à la radio là <rire> Ouais voilà, on fera l'émission euh, Pour la fête des mamans Avec nos mamans Donc voilà ça ça sera, un plaisir, ça sera un plaisir C'est un plaisir De t'avoir avec nous Rachida Je te le dis Oui c'est gentil Merci Je vous embrasse ce soir Gros bisous, bisous, bisous, bisous, bisous, bisous, bisous. Bon bah voilà mon frisco Bon anniversaire beaucoup. encore Franchement ça me touche 28 ans Ça me touche vraiment Ce que vous avez fait Franchement vous êtes géniaux Je vous aime Bah voilà et on a chanté pour toi on mettra la vidéo tout à l'heure sur le Facebook et, et voilà. je te jure j'ai failli chialer deux fois aujourd'hui donc là maintenant c'est fini maintenant on va aller manger des quick <rire> c'est mini petit quick en effet si vous voulez venir 0800 23456 c'est gratuit vous nous appelez Tiffany vite fait là, il reste quelques places euh, et, euh, et voilà je pleure je pleure pas <rire> on va manger un petit quick c'est ce elle qui est émotive à ah, ta place c'est oui, mignon bon allez copains c'est fini c'est le week-end ah. c'est un, un oh mais ah quand même ouais, ouais, ouais, ouais. mais on revient lundi ah, ah On vous souhaite un bon week-end les fifous N'oubliez pas de vous brancher euh, demain sur TF1 Les Energy Music Awards Et vous allez nous voir les gars ouais. ouais, Je peux pas vous en dire plus Zapp Juste zappez pas les pubs signifie Que tu vivras ta vie Sans aucun souci c'est euh Diane qui vient s'occuper de vous ça ah, mon poste. Ouais. Ouais, ça va ça fait plaisir de se réveiller avec vous franchement ah, vous mais... êtes euh, très talentueux mais très en retard aussi 9h <rire> de on y va ah, c'est parce que c'est la première fois qu'il fait tangui dit plus rien il ouais. il est à... akuna matata ah, exactement et c'est ce qu'il faut être akuna matata les copains profitez bien du week-end. on se retrouve lundi décisants les fifou je vous embrasse bisous redy bisous bisous tipanie bisous bisous oh, moi j'irai bon weekend un oh, gros bisou marco oh, hey, mon friscot je te fais un gros câlin mon copain euh, merci moi aussi je ai t'aime fort Oh, à tous. Oui. Cette On vous embrasse bien fort les fifous Et à lundi À lundi Le 6-9 revient Lundi Des 6 h Des 6 heures sur énergie C'est le 6 qui vient te réveiller Les femmes sont l'avenir du numérique Tu me crois pas Wallonie Wonder Woman Action Parce que c'est vraiment l'avenir, c'est intéressant. Ça n'a pas de limite et on peut travailler dans n'importe quel domaine. Se mettre la barrière de « bah non, moi je suis une fille, les filles elles font pas ça ». C'est pas vrai. Tout le monde devrait faire du numérique. Wallonia Wonder Woman, première. Découvre leur parcours de ouf sur digitalwallonia.be slash woman. Digital Wallonia, nous transformons la Wallonie. Allez on est parti, comme chaque jour à 9h C'est la playlist partagée C'est vous qui décidez finalement quel titre On écoute ici sur Energy et là on y va C'est parti, la playlist de Maxime Cornet Qui fait d'ailleurs une dédicace à tous ses amis De l'école de Liège, le message il est passé Sa playlist qui démarre ce matin à tout pile 9h Avec Wiz Khalifa et Jason Derulo But you only meant well Well, cause you did Ooh, what you say mm, That it's all for the best it is I was so wrong For so long, long Only trying to please myself, myself. Girl, I, I was caught up um, In her lust When I don't really want no one else So, no I know I should have treated you Meant to last forever So let me in Give me another chance I Don't really be your man. dance so let me aim that they need another chance not to didzy Maintenant, votre playlist sur Énergie.be. Vos hits préférés Vos hits. Partagez dans la playlist Énergie. It's been a long day Without you, my friend And I'll tell you all about it When I see you again We've come a long way From where we began oh, Tell you all about it When I see you again When I see you again Damn, who know All the planes we flew Good things we've been through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 When we not talk about family where families are and we got everything i would do you was standing there by my side and now you gonna be with me for the last ride It's been a long day without you my friend and i'll tell you all about it when i see you again I see you again we've come a long way, yeah, a long way. from where we began you no know, we started oh, i'll tell you all tell you When I see you again <laughs> First you both go out your way And the vibe is feeling stronger And we're small Turn to a friendship A friendship Turn to a bond And that bond Will never be broken the love will never get lost Oh <laughs> Sincèrement, est-ce que vous connaissez une radio en Belgique qui vous permet tout simplement de prendre le contrôle de la programmation musicale bah Moi j'en connais une, c'est Énergie. Chaque matin à 9h et à 20h aussi en soirée, on vous donne la possibilité et eh de faire votre programmation. C'est la playlist partagée de Maxime aujourd'hui. Maxime qui a les mêmes goûts que moi, ça c'est marrant tiens. On va écouter Imagine Dragons, il a choisi george Ezra aussi. Et un gros classique, Michael Jackson avec Justin Timberlake sur Énergie.